bonjour tout le monde bienvenue à la troisième émission du podcast auto. et ce soir nous sommes même si la troisième épisode on est ou la troisième émission ben on est seulement que deux Parce que notre ami, euh, ben, là, je dis ami, là, euh, Steve Degary, parce que moi, un gars qui préfère aller travailler pour de la vraie argent plutôt que de faire un podcast qui n'est pas payé pour faire, euh, je trouve ça un peu pff, ordinaire. Fait que ami on repassera. Lâcheux. Non, ouais, c'est ça, là. Non, mais euh, sans blague, euh, Steve s'est fait pogner à la dernière minute et euh, s'est fait demander par ses patrons de faire du surtemps parce qu'ils font euh, l'inventaire. Donc euh, on va on va le pardonner pour cette fois-là, là, Steve. On t'aime pareil, là, mais recommence pas. Ouais. C'est ça. Si tu recommences, ben euh, je te payerai pas. Ah, C'est pas une bonne menace. Ça, je le paye pas pareil. Ok. Bon, en tout cas, donc Steve sera pas là ce soir, donc on va avoir. Euh, mais on a quand même pas mal de choses à parler. Parce qu'on euh, a, eu, euh, a eu un petit moment de, de pause involontaire parce qu'il n'y avait pas personne dont euh, l'horaire euh, pouvait euh, accommoder une émission avant aujourd'hui. Puis même là, ce matin, quand Steve m'a dit qu'il ne pouvait pas, ou cet après-midi, quand Steve m'a dit qu'il ne pouvait pas, j'ai dit « Ben là, on va le faire quand même » parce que ça fait déjà deux semaines qu'on repoussait. Oui. Donc, on va le faire quand même, et, euh, mais on a quand même pas mal de, de choses à jaser. Euh, je vais commencer par euh, vous donner une petite nouvelle. Euh, Suzuki qui a euh, décidé de déclarer faillite aux États-Unis euh, cette semaine, donc euh, aux États-Unis ils n'auront plus de voitures Suzuki en vente. Euh, J'imagine ça va aller au début de l'année prochaine. J'imagine qu'ils vont prendre le temps d'écouler euh, les stocks, puis après ça ils vont se retirer du marché américain. Euh, c'est une nouvelle qui est arrivée, c'est une nouvelle qui on pourrait pas dire surprenante, Suzuki qui ont quand même des problèmes avec l'heure, je parle, c'est vraiment La division automobile, ouais. la division moto puis euh, les autres choses, ça, ça fonctionne bien. C'est la division automobile qui n'est pas euh, vraiment viable aux États-Unis. Il euh, faut dire que Suzuki n'a pas nécessairement grand-chose à offrir non plus, là, euh, à part le Vitara, qui est quand même un, un, un petit VUS bon, correct, mais sans plus. Là, il serait dû pour, euh, pour une refonte assez, assez majeure. Euh, il y a quand même la Kizashi qui est, qui est belle, je sais pas si tu l'as vu Jean-François, la Kizashi J'en ai entendu parler, mais j'ai je l'ai peut-être vu, mais je m'en sévère vraiment pas par cœur là, de, de la voiture exactement. Mais j'ai entendu parler de, de celle-là. C'est une, une très belle petite voiture. Je veux dire, ça, on peut l'avoir de traction intégrale. C'est vraiment quelque chose de, de vraiment bien. Euh, le prix est un peu corsé pour la grosseur de voiture que c'est. Je pense que c'est vraiment. On ne peut rien avoir en bas de 30 000 là, dans cette voiture-là. Donc c'est okay. quand même un prix assez corsé. Je sais qu'ils ont sorti une version un peu plus diluée pour être capable de baisser un peu le prix, mais je pense pas que ça. Je pense c'est un peu trop peu trop tard, comme on dit. Euh, donc Suzuki aux États-Unis, c'est terminé. Au Canada on est correct, euh, ils vont continuer à vendre des autos ici encore. Euh, pour combien pour de temps? C'est <rire> ça, pour combien de temps, je ne sais pas. C'est la question qu'on se pose parce que on sait que, bon, euh, exporter des autos euh, du Japon jusqu'à ici, parce que les produits Suzuki sont majoritairement construits au Japon, envoyés ouais. ici, euh, ça coûte assez cher, donc ça prend le marché pour rendre ça viable. Puis, Je ne sais pas si le marché canadien va valoir la peine euh, sur le long terme, mais Si vous avez une voiture Suzuki, euh, inquiétez-vous pas. Suzuki a dit qu'il allait euh, quand même honorer les garanties jusqu'au bout. Euh, vous n'aurez pas de problème d'avoir de pièces et tout ça parce que les, les garanties vont quand même être honorées. Ils ont quand même un réseau euh, assez grand là, de, de concessionnaires de, de motos, des choses comme ça. J'imagine que c'est peut-être les autres qui vont prendre le flambeau aux États-Unis. OK. OK. Mais euh, les garanties vont être honorées. Donc si vous avez une Suzuki, ben au moins, il y, y, y a ça de bon. Ouais, j'espère qu'ils vont euh, vraiment honorer leur garantie parce que qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus de garage puis ton genre ton ta voiture tombe euh, en morceaux euh, tu as comme des petits problèmes avec la voiture c'est c'est vraiment pas le fun euh, mais si tu penses que les, les garages de motos Suzuki peuvent peut-être euh, passer flambeau ça serait peut-être une bonne idée mais le euh, problème c'est que c'est différent les motos et les voitures c'est pas la même chose euh, non. Mais c'est peut-être eux autres qui vont, ram qui vont ramasser ça, Pour pire, ils vont, ils vont envoyer quelques mécaniciens qui étaient pour Suzuki d'un garage d'auto puis s'en aller okay. d'un dans, dans, dans concessionnaire. Je sais pas. Je ne sais pas comment -ce ils vont faire ça. Ou ils vont juste donner euh, quelques garages comme mandataires euh, pour être capables de, de réparer. Puis de couvrir sous la garantie. Je ne sais pas. On n'a pas de détails encore. Okay. Mais ils ont dit que les garanties allaient être honorées, donc il y a au moins ça de bon. OK. C'est parfait, ça. Deuxième chose, euh, la semaine, ben, il y a deux semaines, j'ai eu euh, le plaisir de conduire une euh, Mazda 3 Sport avec euh, le nouveau système Skyactiv. Bon, Skyactiv, euh, si vous regardez un peu la télé, euh, on, on entend beaucoup parler. C'est vraiment ce que Mazda pousse de l'avant présentement. Euh, il y a deux modèles d'auto présentement sur le marché qui ont euh, une par... ben, en tout cas le, le, la Mazda 3 ou une partie de la technologie SkyActiv, le nouveau CX-5 qui est sur le marché qui remplace l'ancien euh, Mazda Tribute euh, qui est comme le, le petit frère euh, jumeau du Ford Escape dans le temps, ouais. euh, et quand même euh, a été dessiné et conçu avec la technologie SkyActive euh, dans l'idée, donc lui il est complètement euh, il est complètement fait avec la technologie SkyActive puis les, les, le design SkyActive. La prochaine qui va être comme ça, ça va être la nouvelle Mazda 6 euh, qui devrait arriver, j'imagine, à l'automne. Euh, okay. Donc ça, ça c'est vraiment des modèles qui sont complètement SkyActive puis la, la masse de 3 qui a euh, la technologie Skyactiv, mais qui n'a pas été dessinée avec ça dans la tête. Là. Mais c'est quoi le Skyactiv en tant que tel? C'est assez simple. Skyactiv, c'est un nouveau moteur. C'est une nouvelle transmission. Et c'est des modifications faites au, au châssis, puis aussi faites euh, à la carrosserie pour la rendre plus légère, donc plus d'aluminium, okay. des choses comme ça. Et le châssis, c'est simple euh, si... Il euh, y avait dans l'ancien modèle, il y avait des, des angles où l'air pouvait euh, juste entrer et faire une restriction sur l'aérodynamisme de l'auto, mais ça, ça a été rectifié. Fait qu'ils ont mis soit ça droit ou ils ont arrangé ça pour que l'air s'écoule mieux. Euh, C'est un nouveau moteur aussi, qui est un, un nouveau moteur 2 litres euh, au lieu de. Ben, qui remplace l'ancien 2 litres, euh, mais. Ce moteur-là a un taux de compression plus haut. Là, on parle d'un taux de compression, je pense, l'entour de 13. Donc, c'est vraiment un taux de compression très élevé pour un moteur qui est euh, atmosphérique, là, qui n'est pas turbocompressé, rien. Euh, c'est l'équivalent à peu près. En Europe, le taux de compression est un peu plus haut parce que leur essence est de meilleure qualité, selon ce qu'on entend. Là. Euh, la masse 3 européenne, là, celle qui est, qui est vendue en Europe a, puis au Japon, a la même, le même taux de compression que le moteur de la Ferrari 458 Italia. Oh, c'est ouais. c'est comme ça le tellement que le taux de compression est élevé dans ce moteur là. Wow. Euh, ce que ça donne, ben c'est simple, ça donne un moteur qui est plus efficace. Euh, Mazda nous dit là, que c'est environ euh, de 20 entre 22% et 17%. Euh, 22% sur la route puis 17% en ville euh, d'économie d'essence qu'on peut faire avec le nouveau moteur comparé à l'ancien 2 litres. Euh, J'ai Pas vraiment de misère à les croire. Moi, je ne peux pas comparer avec l'ancien 2 litres parce que j'ai une masse de 3, euh, une 2008, puis euh, moi, c'est le 2.3 litres que j'ai dedans. Okay. Puis franchement, quand je l'ai acheté, euh, puis je l'avais la, même demandé euh, aux au, euh, au vendeurs, aux représentants d'usager que j'avais été voir, qui était chez un concessionnaire à Mazda, puis j'ai dit ça, « ça consomme petit pas mal, ça, cette auto-là? » j'avais fait mes recherches, puis selon ce que j'avais trouvé, c'était pas si pire, ça avait de l'allure. Puis ils disaient « non, non, oh, c'est assez économique, puis euh, non, <rire> pas vraiment. <rire> » euh, Je veux dire, je travaille à tous les jours, j'ai 54 km à faire euh, dans chaque direction pour aller travailler, euh, donc 100, 108 km aller-retour. Puis, euh, je ne peux pas faire une semaine du lundi au vendredi avec un plein d'essence sur ce euh, réservoir de 55 litres. Il faut que je mette de l'essence euh, le vendredi matin euh, pour pouvoir aller travailler. Parce que sinon, je, rev je reviens. Puis, c'est sûr, certain que la lumière à essence, allume. Puis là, c'est le moment de non-confort qui se dit « Bon, mais c'est combien d'essence qui reste <rire> dans le réservoir avec okay. chouette, chouette panne sèche? » Euh, c'est pas c'est pas quelque chose de super confortable de rouler euh, avec la petite lumière à essence qui est allumée puis euh, de pas nécessairement avoir de, de station d'essence euh, à, à plusieurs endroits différents euh, sur la quarante quand tu passes euh, quand tu passes, euh, le boulevard Saint Charles ce coin là puis faut que tu ailles jusqu'à Vaudreuil ben entre, euh, ce boulevard Saint entre le boulevard Saint Charles puis euh, le, le boulevard euh, l'autre boulevard Saint-Charles <rire> à Vaudreuil puis il y a le pont de l'Outoute entre les deux, il n'y a pas de station d'essence, fait que okay. si t'es malchanceux, ben c'est là que tu vas manquer de d'essence puis être être, être euh, en panne sur le pont, c'est pas vraiment quelque chose d'intéressant. Non. Donc ce que je voulais voir en partant puis pourquoi j'ai contacté Mazda en, en, en partant pour euh, essayer la Mazda 3 Skyactiv, ben c'est simple, je voulais voir si vraiment Entre mon euh, 4 cylindres 2.3 puis le nouveau euh, 4 cylindres 2 litres de la masse de 3 Sky Active, s'il y avait vraiment une différence, si ça valait la peine. Puis euh, j'ai pas été déçu. Euh, moi, le plus haut que j'ai fait avec ma masse de 3, et là c'est je vous dis euh, la petite lumière à essence qui allume, puis le OK, je vais pousser un peu ma chance, puis je vais me rendre le plus loin que je peux en étant simili confortable puis euh, je vais arrêter de mettre de l'essence ben c'est je me rappelle bien c'était 535 km. OK. Donc j'ai pas pu faire plus que ça sans avoir vraiment la crainte d'être pris, arrêté sur le bord de la route puis tu veux pas vraiment faire ça parce que si euh, la police t'arrête puis la police vient te voir puis bon vous êtes en panne ou qu'est-ce qui se passe ben j'ai plus d'essence ben c'est un c'est un ticket. Il oh. donne une contravention. Tu es supposé être capable de gérer la quantité d'essence qui reste dans ton <rire> réservoir ouais. et euh, pas nécessairement tomber en panne d'essence sur, euh, sur le côté de la route. Donc, euh, surtout que ça cause des congestions parce que le monde aime ça regarder, comme, euh, comme Monsieur Assez cassé disait, les heureux Donc... Euh, <rire> c'est pas quelque chose que je voulais, je voulais essayer vraiment plus. Donc, 535 km. le plus que j'ai fait à vie, euh, là, je 535, je vous parle, c'est vraiment à utilisation tous les jours, mon trajet d'aller au travail tous les jours. Le plus que j'ai fait à vie, euh, c'est 575, euh, puis c'était la même chose, la lumière et essence a allumé quand j'ai été euh, maître de, de l'essence. Okay. Euh, c'était parce que j'avais fait plus d'autoroutes que d'habitude cette journée-là. J'avais eu besoin d'aller à, à Saint-Sauveur et de revenir. Donc, quand c'est sur l'autoroute, ça va mieux. Ça consomme peut-être un peu moins que dans le trafic. Donc, j'avais fait ça. Avec la nouvelle euh, Mazda 3 Active, j'ai fait 632 km euh, ah oui. dans mon trajet régulier de travail. Euh, puis en plus, euh, un soir, je suis allé, euh, allé au studio de Melz à Montréal pour aller voir l'enregistrement de l'émission Duo là, qui passe à V. Ouais, ouais. j'ai été là en plus Puis euh, fait pris dans le trafic euh, une bonne partie du, du temps parce que jusqu'à temps qu'on passe l'entrée du pont Mercier euh, sur la 20, là, entre à peu près la sortie pour prendre la 13, puis le, le pont Mercier, ça commence à bloquer. Okay. Donc j'ai été pris dans le trafic euh, plus que d'habitude. Puis j'ai réussi à faire 632 km d'après moi dans des conditions un peu plus normales parce que euh, les, il y a deux jours sur, euh, sur euh, cinq que euh, j'ai fait avec la masse de 3 j'ai eu plus de trafic qu'à l'habitude que j'ai avec la mienne. Donc, euh, avec la mienne, ça aurait été encore pire. Fait que j'imagine que dans des conditions un peu meilleures ou des conditions normales, j'aurais peut-être été chercher 700 km, peut-être même un peu plus avec le réservoir. Wow. C'est la même grosseur. C'est un réservoir de 55 litres. C'est exactement le même réservoir qu'il y a euh, dans, dans la Mazda 3, la nouvelle qu'il y a dans la mienne. Donc, okay. on peut pas dire qu'il y a plus d'essence dans, dans le réservoir. C'est exactement le même réservoir. Puis j'ai été remplir l'auto quand que la lumière a allumé. Puis j'ai même, j'ai poussé ma chance aussi. <rire> fait que puis c'est ça que ça m'a donné. Donc, j'ai été très, très satisfait de ce que ça donne comme, comme résultat, parce que c'est n'est pas une auto complètement, complètement neuve. Là. Ils ont changé des petites choses dans le moteur. Il y a un nouveau moteur, oui, une nouvelle <coughs> transmission. C'est sûr que ça aide. C'est une transmission 6 vitesses au lieu d'une 5 vitesses. Okay. Euh, S'il si y a un point négatif, c'est que c'est sûr c'est moins euh, moins nerveux que mon 2.3. Là, c'est vraiment. on, on, on s'aperçoit que c'est fait pour l'économie d'essence. Okay. Mais il y a un mode manuel. Fait que si on veut avoir des performances un petit peu plus euh, un petit peu plus poussées, ouais. ben on a juste tout simplement à le mettre en mode manuel puis changer de vitesse nous-mêmes. Puis ça marche très bien. Puis quand je l'ai fait, je trouvais que le moteur répondait super bien. Là. OK. C'est parfait. Euh, À part de ça, je veux dire, le modèle qu'ils m'ont prêté, c'était complètement équipé. J'avais euh, les sièges en cuir, j'avais euh, le, le toit ouvrant euh, électrique, j'avais les sièges chauffants, j'avais le, le système de, de divertissement. C'est plus un, un système avec euh, le Bluetooth, toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de navigation dedans. Là. Okay. Mais c'est un modèle euh, qui, était, qui était assez bien équipé. Puis il, est un, il était à peu près 24 000 là. Fait que Ça commençait à avoir de l'allure pour l'équipement que j'avais. Okay. 24 000 euh... Ouais. c'est intéressant comme prix. Euh... Oui, ça, ça a de l'allure pour ce que ça peut, ça peut donner. Euh, puis, je veux dire, vous pouvez avoir un modèle Skyactiv sans cuir, des choses comme ça. Là, si vous enlevez le cuir, vous allez probablement sauver 1 1200 okay. C'est encore, encore un peu moins. Mais, euh, je veux dire, c'est vraiment, vraiment une bonne voiture. Je veux dire, Mazda euh, sont quand même renommés pour être, être fiables. Euh. Je connais beaucoup de, beaucoup de monde qui ont des de 3. C'est sûr que les premières années des de 3, il y avait des problèmes de rouille, des choses comme ça, mais ça a été réglé, je pense, en 2007. Euh, okay. Donc, c'est c'est plus, vra... plus un problème aujourd'hui. Euh, je veux dire, c'est fiable, c'est confortable, ça, ça, ça roule bien. Euh, J'ai passé une super belle semaine dans cette auto-là. -là, C'était vraiment euh, quelque, chose, quelque chose de très bien. Okay. J'aurais changé la mienne n'importe quand. Je okay. n'aurais pas eu de problème c'est non, si vous magasinez une, euh, une, petite voiture, là, euh, ben, une petite voiture, on appellerait ça une voiture moyenne, c'est quand même pas si petit que ça, c'est pas quand même pas euh, une, une Spark ou euh, non. Une, petite, une petite voiture comme ça, là. C'est pas une smart non plus. Non. Mais c'est une voiture qui est quand même logable. Moi j'avais la, la la Sport, donc celle avec le hatchback. Euh, puis... C'est drôle, la, la mienne, euh, moi, j'ai euh, la berline, donc celle avec un coffre normal. Puis j'ai toujours, euh, quand je vais travailler, il faut que je, toujours je traîne un laptop puis mon sac à lunch. Puis je okay. mets ça tout le temps sur le banc en arrière parce que c'est juste plus pratique couvrir le coffre puis mettre ça là-dedans. Mais avec le la, la, la, la, la modèle hatchback, ben, je me ramasse ça, toujours mettre mon sac à lunch puis mon, mon, euh, mon laptop dans valise, dans okay. le coffre en arrière. C'est juste plus facile à rouvrir, c'est juste moins de problèmes. Je trouvais ça bien pratique. Euh, fait que je trouvais ça le fun je trouve ça assez logeable je veux dire si vous avez des des objets un peu plus gros à mettre euh, vu qu'il n'y a pas vraiment de de, de hauteur limite ben c'est c'est le c'est le toit qui est la limite vraiment là. on n'a pas la grandeur du coffre qu'on n'est pas pris juste avec ça Puis si on baisse les bains on est capable d'avoir encore pas mal d'espace je trouvais que c'était un bon compromis c'est pas un SUV là, mais c'est capable de, de si vous partez en vacances avec la petite famille là, vous avez un masse de place pour mettre votre stock là dedans okay. En fait. euh, c'est un auto que j'hésiterais pas à, du tout du tout du tout à recommander à, à personne même que euh, elle a gagné euh, à la JAC elle a gagné la meilleure petite voiture pour 2013 mais oh. c'est le modèle berline qu'ils ont essayé aux autres le, mais je sais le modèle hatchback est tout aussi bon là. mais aux autres c'est pas mal la berline qui avait attesté Euh, c'est vraiment impressionnant chapeau à Mazda pour ce qu'ils ont fait avec ça là. je pense pour un auto qui n'est pas, euh, pas une hybride qui n'est pas une, une voiture euh, qui, qui a des gadgets ex, ex, extra pour faire l'économie d'essence c'est vraiment standard, un moteur, une transmission puis un, un, juste l'auto, euh, c'est vraiment impressionnant euh, Mazda nous dit là, que la consommation euh, avec euh, la berline là, Euh, la Mazda 3 GS Berlin, aurait. Euh, avec transmission manuelle, aura une cote de consommation de 7.7 litres au 100. Puis euh, le, en ville, aurait 5 litres au 100 km. OK. fait que c'est quand même pas si pire. Donc, c'est pas mal ça pour la Mazda 3. Euh, bon, on va passer à, au sujet à Jean-François, puis je reviendrai vers la fin. Je vais vous parler de la Volt aussi que je conduis cette semaine, puis je vais vous parler d'un petit party qu'il y a eu chez Ford Canada et Ford Québec euh, au Newtown jeudi passé pour euh, l'introduction ou le lancement de la nouvelle fusion. Mais avant, on va passer à Jean-François puis son, euh, sa petite chronique technologique automobile pour cette semaine. Alors, mm -hmm. la parole est à toi. Parfait. Cette semaine, ce que je vais faire, euh, je vais vous parler de l'actualité que j'ai vue cette semaine euh, dans, sur Internet par rapport aux technologies dans les voitures. Euh, je vais commencer pour, euh, pour vous parler euh, d'un concept qui s'appelle le travail virtuel. Le travail virtuel, c'est un bureau virtuel, c'est que les gens travaillent de n'importe où, euh, que ce soit de la maison, à l'extérieur du travail, du bureau. Euh, maintenant, ils veulent intégrer ça dans les voitures, vraiment travailler dans la voiture. Mais ce n'est pas en tant que conducteur, c'est vraiment en tant que passager. Puis euh, Bentley. J'espère. <rire> Sinon, on est dans la chinote. Si ça, ça, ça, ça te prendrait la voiture Google que tu parlais euh, l'autre. Exactement. Si tu, tu seul, là, tu pourrais travailler aussi en même temps. Je je pense pas que les policiers aimeraient vraiment ça voir quelqu'un travailler dans sa voiture en conduisant en même temps. Euh, Bentley, a sorti un modèle, c'est la Mulzen Executive Interior Concept. Euh, c'est encore un concept, bien entendu. Euh, qui représente vraiment un bureau virtuel dans l'automobile. Euh, les caractéristiques de cette voiture-là, c'est à part les caractér caractéristiques de la voiture, c'est qu'il y a un Wi-Fi mobile intégré dans la voiture. Alors, il y a un accès Wi-Fi dans la voiture. D'habitude, c'est dans les maisons avec les routeurs. Là, le réseau est carrément dans la voiture. Il y a deux iPads avec deux, euh, deux claviers. Ça fait comme les, des portables, vraiment. Euh, puis euh, c'est vraiment sont vraiment très minces. c'est comme, comme ça serait des, des laptops mais très minces. il okay. euh, y a une télévision est, qui est d'un écran de 15.6 pouces euh, haute définition il euh, y a vra vraiment dans, dans le, le plafond de la voiture puis il y a deux télévisions vraiment intégrées dans les sièges plus la grosse euh, télévision euh, dans le plafond il euh, y en a qui disent ben, ça va être le fun pour les enfants pour écouter euh, Des DVD, mais c'est vraiment fait pour le travail aussi là. Ok. Y a-tu y -tu un système satellite de brancher dans l'auto pour avoir des pauses des de télé ou c'est vraiment juste fait pour? C'est juste fait pour euh, les DVD. Il y a pas de il okay, okay. a pas de réseau, pas de mention de réseau télévision là, dans le, le dans le, le, le dans la voiture là. Ok très beau. l'idée que Bentley voulait faire, c'est vraiment créer un, un bureau dans la voiture qui est mobile, que les gens peuvent travailler euh, peu importe ce qu'ils sont, euh, qu'ils sont dans un voyage d'affaires avec la voiture ou qu'ils sont avec ça du bureau, qui puissent travailler sur leur dossier. Euh, il y a une statistique qui dit ce que venant euh, des États-Unis, venant du bureau de recensement américain, qui dit que l'américain moyen euh, euh, passe 50 minutes à travailler en dehors de son travail, c'est-à-dire dans la voiture ou ailleurs euh, Dans la à la maison pour travailler au bureau. OK. C'est vraiment, tranquillement, il y a comme une, une tendance qui se crée que les gens, premièrement, euh, il y en a qui sont travaillés autonomes, d'autres qui ils ont accès au, au cloud, c'est-à-dire qu'ils peuvent acc accéder à leur euh, poste de travail via un iPad, via un cellulaire, via un autre ordinateur. Tout cette idée-là de, de, de bureaux virtuel fait que les constructeur automobile comme Bentley s'intéresse à ce phénomène-là pour implanter des solutions pour les, les, les, les travailleurs. Là. Comme nous dans le Web, ben, la plupart c'est des travailleurs autonomes pour travailler n'importe où. Que ce soit avec un iPad ou avec un cellulaire. Oui, autant que tu accès. Mais sauf avec une Bentley, j'ai peut-être pas le salaire pour gagner ça, là, mais pour acheter ça, une Bentley. Là, fait que... Si oui. oui, je veux devenir ton meilleur ami. <rire> je pense ça va prendre du temps mais j'ai ce salaire-là pour me payer une Bentley. Euh, à moi, ça ait fait un coup d'argent mais je pense pas l'avenir euh... est, est dans le podcast ah peut-être peut-être <rire> peut Steve pas. manque de quoi peut-être à cause de ça on sait pas Donc, euh... Ah. Euh... On sait pas <rire> fait, cette voiture là euh... ça définit que vraiment le, le, le cloud l'info le, nuagique en français mm -hmm. euh... prend de plus en plus de place dans nos vies mm -hmm. ben, C'est surtout aux États-Unis qu'il y a vraiment un impact. Au Québec, tranquillement, ça commence, mais il y a encore du chemin à faire. Mais cette voiture-là, je ne sais pas si elle va être commercialisée un jour. Mais si elle l'est, peut-être que les autres constructeurs vont peut-être prendre cette idée-là puis l'intégrer dans leur véhicule. Euh, C'est sûr que là, le prix de la voiture est augmenté. Si on ajoute des iPads, des télévisions, des, des, des, des, des claviers déjà intégrés dans la voiture... C'est sûr que le prix de la voiture peut augmenter. Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, ce n'est pas les iPad qui coûtent nécessairement cher. C'est plus toute l'infrastructure qui va l'entour pour ouais. inclure ça dans les bancs, puis la recherche, puis le développement, puis ces choses-là. Mais... Oui, mais ça, j'étais vraiment content de voir cette technologie-là commencer à s'implanter dans les voitures. C'est sûr que pour le conducteur, lui, il ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est peut-être la prochaine étape, mais ça... C'est peut-être Google, peut Google qui tu c'est peut-être Google qui va s'en occuper et euh, vont s'arranger avec ça euh, avec euh, leur voiture euh, sans conducteur. Peut-être. Mais il faut, faut dire que la personne qui a l'argent pour s'acheter une Bentley doit pas nécessairement la conduire. Donc il peut se permettre de travailler en arrière pendant qu'il se fait conduire par son chauffeur. Si d'habitude c'est pas mal, ça, les Bentley. Puis des... je vois des photos présentement, puis euh, Quand je t'ai dit que le. le... En anglais, le rack à, à clavier, c'est quasiment en bois à cajou. Là. Ah oui, c'est ça. C'est pas, <rire> pas fait avec une planche de plywood acheté non, vraiment chez Vraiment pas. Là. Bon, là. C'est vraiment une belle voiture, mais qui est assez... Euh... J'ai pas le prix. J'aurais voulu avoir ça, le prix, mais sûrement vu que c'est un prototype euh, de pas avoir encore de prix. C'est sorti par Bentley euh, présentement. Sûrement pas. si y, y a produit, on va le savoir. Là, mais Ça devrait probablement frôler le... Peut-être 7 800 000, j'imagine, quelque chose comme ça. Là. Je ne sais Peut -être. pas ce qu'est le prix moyen d'une Bentley, mais ça doit vivre. être dans ces prix-là, à peu près. C'est trop pour nous autres. Ouais, je sais. Il y a quelqu'un qui dit, s'il faut que tu demandes combien ça coûte, parce que tu pas l'argent pour l'acheter. Donc... Non, c'est ça. <rire> c'est ça. Dans ça, là, on est devenu mieux d'aller dans d'autres voitures que ceux-là, mais ça, euh... ça on... on va on vérifier va pour plus tard pour ces voitures-là. Euh, la... la prochaine... Euh une nouvelle que je voulais parler, c'est euh, le système Ford Sync. Oui, euh, my, my Ford Touch ou le, le Sync? C'est vraiment le bien programme, bien. le Sync. Il ouais. euh, y a une nouvelle qui était sortie hier disant que, que le système est installé dans plus de 5 millions de véhicules à travers le monde. OK. Euh, ouais. ben, ça me surprend pas parce que je pense que ça a commencé en 2008 ou 2009, Sync. Puis, ça, a, euh... 2005, ça a commencé ben, Ils ont créé le système en 2005 avec okay. Microsoft. Euh, mais là, je ne sais pas si c'est vraiment la date de commercialisation, c'est vraiment la date de création qui a été faite, cette collaboration avec Microsoft. Euh, puis eux, même si le chiffre est quand même assez élevé, ils voient que ça peut encore augmenter en voyant le nombre de, de téléphones intelligents qui est dans le monde, c'est à peu près plus qu'un milliard de téléphones intelligents. Il y a encore du potentiel dans ce marché-là pour installer encore plus de, de fonctionnalités avec euh, euh, Ford Sync. Euh, comme comme il dit Microsoft mentionne, le, le programme de Sync dans, euh, dans les voies Ford, il n'est pas encore complet pour eux. Ils veulent encore pousser ça encore plus loin euh, en intégrant euh, tout ce qui est linfo dont je parlais tantôt avec la Bentley. C'est-à-dire euh, peut-être mettre des fonctions plus euh, pointues dans la, la dans la voiture comme tout ce qui est relié au travail ouais. euh, il veut des senseurs dans les tableaux de bord puis euh, augmenter euh, le, le processus de langage du conducteur ou du passager pour les commandes avec euh, cette euh, cette technologie là OK ouais, ouais. c'est déjà assez avancé comme je lis le le sync dans dans okay. le, mon Ford Escape Puis dans le nouveau le, le nouvel Escape que j'ai essayé le 2013, il l'avait aussi. Puis, ben là, c'était même le système MyFord Touch là, avec le Sync. Puis, c'est vraiment bien. La seule affaire, c'est euh, si vous pensez, si vous êtes dans le temps où -ce que vous, vous, vous magasinez une nouvelle auto, puis vous regardez un Ford avec le système Sync, puis vous êtes en train de regarder aussi euh, pour acheter un nouveau téléphone intelligent. Oui. Ben, allez voir sur le site de euh, sync il y a un site américain de euh, sync le, faites juste le taper sur Google qui est votre ami euh, puis regardez euh, la liste des téléphones compatibles il y a des téléphones qui sont compatibles euh, je pense c'est platine or euh, bronze euh, puis plus votre téléphone est, est compatible haut oh, comme un platine va faire, bon, le Bluetooth, appel en, les appels entrants, les appels sortants, le carnet d'adresse dans le téléphone, tout ça. Mais aussi, lire vos messages vos messages textes quand qu ils rentrent. Fait que la petite madame okay. de SYNC va vous lire votre message texte quand qu il rentre dans votre téléphone. Euh, moi, j'ai pas eu... Même mon, mon iPhone, dans le temps que j'avais mon iPhone, n'était pas un appareil platine. c'est un appareil, un appareil, je pense, bronze ou argent. Là. Okay. Donc, les messages textes, elles n'étaient pas capables de les lire, étaient n'étaient pas capables de les détecter. Fait que Ça serait le fun que Microsoft travaille, oui, sur plein de nouvelles fonctions, mais d'améliorer la compatibilité avec les autres appareils, puis aussi rendre, ça c'est peut-être un peu Ford aussi, rendre euh, la plupart des, des, euh, des fonctions disponibles au Canada autant qu'aux États-Unis. Ouais. Parce qu'aux qu États-Unis... Euh, il y a une commande qu'on peut demander à SYNC de nous donner l'état de la voiture. Fait qu'il y a il des problèmes? Il y a-tu l'huile? Est-ce que l'huile est due? Est-ce que les pneus, si on a les, les senseurs pour les pneus, est-ce que mes pneus sont corrects? On peut demander l'état du véhicule. Okay. Au Canada, on n'a pas cette option-là. Euh, aux États-Unis aussi, si on n'a pas de GPS avec SYNC, on est capable de demander des directions pour euh, aller à quelque part. Puis... Euh, Elle va nous dire les directions au lieu qu'on les voit affichées à l'écran. On n'a pas ça au Canada non plus. OK. Fait que ça serait le fun que ça soit compatible aussi ici, là, mais s'ils ouais. veut travailler sur plus de fonctions, j'ai rien contre ça non plus. Je suis en train de vérifier le site de compatibilité. J'en euh, oui, il fonctionne par les, les, les compagnies de téléphone les compagnies de, de fabricants de téléphones, mais aussi par les compagnies euh, qui vendent les cellulaires. Ouais. Euh, comme AT&T, Verizon, T-Mobile, je ne sais pas si ça a le même impact ici au Canada avec TELUS, Rogers, Bell, Vidéotron, par rapport à tous les services, parce que je vois qu'il y a des services, qui, quand on parle des téléphones, c'est peut-être pas les mêmes euh, qu'on voit dans chaque compagnie. C'est ça. C'est sûr que a dé, le, le système a probablement été développé pour le marché américain, puis ouais. euh, c'est un bonus que ça marche ailleurs, là. Euh, mais je veux dire, le, le système Sync, ça marche super bien. C'est okay. juste que c'est sûr que c'est pas pensé nécessairement pour euh, l'usage au Canada. Ça a été pensé en premier pour l'usage aux États-Unis. Donc, il y a des services qu'on n'a pas. Mais je, si vous voulez jouer votre musique à travers votre iPod ou votre BlackBerry, là, si ouais. vous êtes chanceux comme moi, puis c'est un BlackBerry <rire> vous avez, euh, puis recevoir des appels, passer des appels, ça fonctionne super bien. Le Sync, j'ai juste à sur le bouton « téléphone » puis à, à lui dire le numéro de téléphone là, 514 555 5. 5555 puis à, à, à manque jamais son coup c'est vraiment okay. rare qu'elle va manquer un chiffre c'est vraiment bien fait là. donc la reconnaissance la reconnaissance vocale est quand même assez avancée on pourrait peut-être même penser que c'est ça que c'est une partie du code que Microsoft a utilisé pour la Kinect <rire> parce que ça, la reconnaissance vocale c'est la reconnaissance vocale là. puis euh, mais euh... Dans les véhicules, est-ce que euh, dans tous les véhicules, est-ce que le, le système 5 c'est le meilleur à date ou il y a d'autres euh, programmes qui fonctionnent mieux que le 5 Comme ouais. par exemple chez chez Honda, ils ont l'écran le, euh, tactile toute le, toute l'équipe, je sais pas ça c'est-ce que c'est meilleur ou c'est mieux le 5 c'est le plus avancé à date. Là. Ben, je ne pas je les ai pas tout essayé je sais que Microsoft se retrouve dans plusieurs autos à star je pense qu'ils ont Kia aussi comme comme client ils, ont, ils font le système pour Kia ils font le système pour d'autres voitures aussi okay. il y a pas juste mais ça s'appelle pas Sync là. mais bon. ils, ont, ils, ils font des systèmes pour d'autres euh, constructeurs aussi euh, j'ai pas la liste là, mais je sais qu'ils en font d'autres euh, à date le seul que j'ai essayé vraiment avec commande vocale comme ça c'est le Sync euh, je vais en reparler plus tard là, dans la Volt il y a un système aussi euh, okay. qui fonctionne aussi aussi très bien mais j'ai pas euh, comme je l'ai juste pour une semaine j'aurais peut-être pas le temps d'utiliser toutes les fonctions là, mais ça ça fonctionne aussi bien euh, que celui de, de Ford mais c'est un peu différent euh, okay. donc à date je veux dire pour être un utilisateur du du euh, du Sync euh, depuis deux ans c'est sûr que je dois dire que ça fonctionne super bien j'ai pas autant d'expérience avec les autres présentement fait que je peux pas je Je suis pas placé pour comparer. OK. OK. Bon, ça me donne une petite idée parce que, disons, je le trouvais assez intéressant, le système Sync. Euh, mais c'est pas mal le seul que j'ai vu adapter. J'ai vu un peu le système Honda, comment, il, comment il fonctionnait, mais je ne sais pas plus l'utiliser à, à certaines capacités. Ça. Le, le Sync, c'est pas mal celui qui a, je pense, qui a réveillé les autres constructeurs à dire, ben, regarde, il faudrait qu'on s'adapte parce que ce système-là fonctionne vraiment bien. C'est vraiment c'était pas difficile à utiliser c'est comme un des premiers qui est sorti qui était vraiment assez révolutionnaire pour toutes les fonctions que ça faisait donc j'imagine que les autres doivent être assez semblables dans leurs fonctions ils doivent au moins pas être aussi bon être pas loin d'être aussi bon parce que c'est presque rendu vital la star dans un auto ouais, ouais c'est sûr c'est sûr que si t'achètes une petite auto euh, pas pas trop chère parce que ton budget t est, t est, est limité tu ne pas, pas nécessairement avec un système comme ça mais ouais. les gens qui s'achètent un auto un peu plus cher puis qui veulent avoir des gadgets dedans ben ça, ça devient important ça peut devenir un argument de vente genre moi moi je suis un geek fait que ça me prend des, des, des bébelles technologiques dans ma voiture euh, le surprenant présentable ma Macabale je peux pas faire grand chose avec là, mais je veux dire ma euh, prochaine voiture c'est sûr que je veux qu'il y ait un ordinateur comme le euh, Sync dans ma voiture puis je pourrais être ben heureux de ça Euh, ça, ça, ça, ça se peut, ça c'est un argument de vente là, pour que j'achète le véhicule ou pas. C'est ça, mais c est, c est, on s'en va, va vers ça. On veut de plus en plus de, de, de technologie dans, dans nos autos. Ouais. Donc, ça, ça va devenir un, un must là, pour les compagnies d'avoir des systèmes qui ont, euh, qui ont de l'allure pour, euh, pour nous donner ces services-là. Puis tout le monde, là, je veux dire, GM en a un, euh, Ford en a un, Chrysler en a un, qui semble assez bien fait aussi que j'ai pas eu euh, la chance de tester, mais je vais avoir un Jeep Wrangler euh, dans deux semaines. Fait que Je ne sais pas si je vais avoir un système de navigation dedans, puis le nouveau système de, de Chrysler dedans, là, mais j'aimerais okay. bien savoir comment ça fonctionne. Là. OK, bon, c'est parfait. parfait. Bon, je vais continuer avec ma chronique. Les deux prochains sujets, c'est un peu des sujets un peu insolites reliés à, à la technologie. Euh... Présentement, vu qu'on est en la période où les gens commencent à changer leurs pneus pour les pneus d'hiver, euh, il y a une étude qui est sortie par des ingénieurs, vu qu'il y a eu l'ouragan samedi euh, la semaine passée. Mm -hmm. Les ingénieurs ont pensé utiliser les pneus usagés pour empêcher euh, l'apparition la, d'ouragan. De, de, C'est sûr que vous avez demandé euh, comment tu peux faire à éviter un ouragan avec des pneus des usagés. Exactement euh, ma question. Ouais. <rire> ben, le principe... là, je ne suis pas ingénieur. <rire> le principe, c'est que euh, ils veulent faire des, euh, des gros tuyaux euh, de longueur de, peu près de 100 mètres de profondeur dans l'océan, avec des pneus, euh, des pneus usagés. Euh, ces tuyaux-là vont faire que l'eau chaude, qui est habituellement au-dessus de l'océan, surtout dans le coin euh, l'Est américain euh, du Golfe, Mm -hmm. euh, va couler dans le fond, dans le fond de l'océan. Tout ce qui va rester en haut, ça va être de l'eau froide. Puis les ouragans, leur source euh, de nourriture, en guillemets, c'est l'eau chaude, l'eau euh, des tropiques. Alors si c'est l'eau qui est froide, l'ouragan euh, ne, ne se développera pas, puis fera pas des gros impacts comme il y a eu avec Sandy à New York puis New Jersey. Mais ça, c'est encore une idée. C'est peut-être pas encore fait. Puis je doute de vraiment de cette idée-là parce que j'ai vu que j'ai fait des études en géographie. Les courants marins sont quand même assez puissants puis c'est quand même assez des, des, des grosses masses. Euh, je ne sais pas comment ça va prendre le tuyau pour contrer ce, ce, ce phénomène-là. Mais moi, je doute encore de, de, de cette découverte-là. Je, ah, je suis sceptique, très sceptique. C'est une bonne idée sur papier, mais euh, Dame Nature va peut-être bien euh, pas aimer l'idée. Euh, moi, j'ai bien que c'est ça qui va arriver parce qu'un test en laboratoire, c'est peut-être pas la même chose qu'un test euh, dans la nature, vraiment. Euh, oui, ouais. non. <rire> Il y a du monde qui ont regretté euh, des tests qui marchaient dans, la na... dans, le... dans un laboratoire <rire> en... dans la vraie nature. Donc, non. Mais ouais. si ça pourrait fonctionner, ça serait peut-être une excellente idée pour... Euh, tout ce qui est les Caraïbes, puis euh, la côte est américaine, qui est souvent frappée par des, euh, des ouragans, puis l'Asie avec les, leurs typhons, euh, qui est le même principe des ouragans. C'est vraiment la source de nourriture, c'est l'eau chaude, puis enseignant peut-être de les disperser l'eau chaude, peut-être décourager la formation d'ouragans. Mais c'est sûr que c'est des professeurs d'université, alors euh, je, doute un, je doute un petit peu de leur, euh, de leur étude. Oui, mais là je me demande si ils commencent à jouer avec la chaleur de l'eau. Ça voudrait pas à peine d'aller en vacances à Cuba. Si est bien. <rire> ça, ils l'ont pas dit. Je ne sais pas <rire> si euh, ça va avoir un effet. Parce que vraiment, oui, la température, c'est à cause des courants d'eau que ça fait qu'en euh, République dominicaine à Cuba, c'est chaud. Il y a aussi l'Équateur, toutes les, les, les rayons du aussi, mais en même temps, il y a les courants marins aussi qui, fait, qui créent de la chaleur aussi en même temps. C'est ça. Oh. On verra, mais. Je... Je je mettrais pas une paye à gager que ça va, ça va voir le jour, ce mm. projet-là. Moi non plus. Moi non plus. Bon, je vais passer au, à l'autre sujet. C'est euh, une campagne publicitaire qui a été faite par, <coughs> par Nissan euh, pour la, le modèle. C'est la Faraday 370 Zen la version 2013. C'est une vidéo qui est sur YouTube. C'est qu'au lieu de présenter la voiture, montrer les caractéristiques, C'est un groupe de, de geeks, vraiment de geeks, qui ont fait une, une euh, réplique de la voiture pour comme euh, une voiture télé-idée. Okay. Dans les voitures télé il y en a qui fonctionnent avec un fil, d'autres sans fil, mais celle-là quoi spécial Elle fonctionne avec la voix. Le principe, c'est que euh, quand la personne fait le bruit de la voiture, la voiture va se déplacer, puis plus le son va être... Euh, fort plus la voiture va accélérer okay. tout se fait avec une, une application avec un iPhone il y a un iPhone il y a un microphone le okay. microphone tu sais, c'est sûr que c'est eux qui l'avaient mais avec le microphone sur du téléphone ça doit fonctionner ils font juste un bruit comme le bruit d'un moteur comme on fait quand on était enfant quand on jouait avec notre voiture pour on faisait le bruit de moteur mm -hmm. c'est le même principe puis plus qu'on va plus fort plus que la voiture va plus vite Okay. J'ai trouvé ça... Euh... Puis la direction gauche-droite... Euh... C'est vraiment des des des, euh, des pistes de course avec des murs, des murets là, euh, tout le tour Alors la voiture peut pas se déplacer. Okay, okay. C'est comme, mais... comme une piste de course, c'est pas une voiture ouais, c'est comme ça. Un, une voiture euh, comme les RC qu'on avait dans le temps. Là, on, met ouais, ça, ça. Euh, on met ça sur une piste avec une petite craque dans le milieu puis la voiture se reste là-dessus. là, là. C'est ça, mais il n'y a pas okay. de... Il n'y a pas de craque, il y a rien. C'est vraiment les murs. Okay. Puis, euh, puis La semaine dernière, euh, au Japon, euh, la compagnie Nissan a fait une coupe. Il n'y a pas ça le Voice Driver Grand Prix. C'est la, la première coupe du monde de, de chauffeurs avec la, la voix, avec la petite voiture. Euh, puis la piste était de 100 mètres avec la voiture. Euh, sauf que c'est sûr que c'est au Japon. C'est quand même assez loin la compagnie a décidé de faire cet événement-là virtuel avec Internet. Là. Comme okay. le 17 novembre, il va y avoir un, un grand prix global à travers le monde. Puis euh, tout, tout le monde va pouvoir participer sans, euh, sans quitter sa maison pour dépenser des centaines de milliers de dollars pour des voyages au Japon. pour ouais. aller courser avec les meilleurs, euh, meilleures voies du monde entier. Les euh, trouve ça un peu cocasse, mais en même temps, c'est ultra geek. C'est du codage, puis du filage, puis Dans la vidéo qui montre, c'est vraiment comment ils ont fait tout le processus de création de cette voiture-là. On voit vraiment qu'il y a de la programmation, du vraiment du, du soudage de fils. C'est vraiment le ceux qui sont geeks qui vont vraiment aimer cette vidéo-là. Ok. Ouais. C'est ça. Ils ont ils l'intention de commercialiser ça ou c'est vraiment. J'ai juste... pas l'impression. J'ai l'impression c'est vraiment pour lancer la voiture euh, parce qu'il n'y a aucune mention que si c'est ces jouet-là va être sur le marché. Mais j'ai bien l'impression Il n'y a, de... a rien qui va se faire par rapport à ça. C'est vraiment une campagne promotionnelle là, de Nissan virale là, sur les médias sociaux. Tout mm -hmm. le monde est rendu comme ça. Alors, euh, Nissan a décidé de, de, de, de joindre le pas. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je, je sais pas, tu t'en parlais puis je me disais, euh, euh, tu sais, t'achètes ça pour ton enfant à Noël, puis là, il invite trois de ses amis, puis là, son sont cap... quatre. Dans, dans, dans le salon à faire des brrr, brrr, faire avancer le char là. je sais pas je trouvais des fois peut-être l'idée d'acheter un, une batterie ou une guitare à un enfant pour Noël c'était peut-être chercher le drum <rire> puis chercher à se faire saigner tympan. ça ça en serait un autre <rire> oui ça ça serait un autre vraiment là pas sûr que je serais capable d'endurer ça pendant une journée de temps c'est euh, assez bizarre j'ai pas l'impression c'est peut-être pour ça qu'on a pas décidé de commercialiser cette voiture là à cause de tout le bruit que ça va engendrer parce que quand même assez... Euh... C'est un peu tannant, là. Crier pour que la voiture elle va plus vite, là. C'est pas le fun bain-bain aux oreilles, là. Non, mais je pense juste pour voir un paquet de gars euh, essayer de faire, faire, faire du bruit de même avec le bouche pour faire avancer le retour. Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur YouTube. Ouais, ouais. Bon, bon. J'irai voir d'autres vidéos à la place. Ça m'intéresse pas bien le ça sur paraît. Ok, non. Puis, euh, côté technologie, ça complète un peu ma chronique. Sauf que je l'ai rajouté... Euh aussi euh, nouvelle que j'ai vue concernant la course automobile parce que j'étais un peu un, un maniaque de course automobile ouais. c'est toute les euh, l'addition concernant la course de NASCAR euh, nationwide qui était qui à Montréal qui n'est plus c'est ouais, euh, ça, je voulais justement t'en parler voir qu ce que tu en pensais c'est ça, je vais expliquer un peu la situation c'est qu'il y a deux villes maintenant qui veulent avoir une course NASCAR au, au Canada il y a le circuit Mossport en Ontario Euh, eux, ils visent vraiment une course euh, avec les trucks la série euh, Camping World, avant c'est la Craftsman Truck Series. Mm -hmm. euh, puis, Trois-Rivières qui voulaient avoir la course Nationwide, vu que la course à Montréal n'existe plus. Euh, plus. Euh, finalement, les dirigeants à NASCAR ont décidé que le circuit de n'était peut-être pas idéal pour euh, la course Nationwide à cause euh, du paddock qui n'est peut-être pas assez euh, aménagé correctement pour, euh, pour la série vu que okay. c'est quand même euh, qu'il y a 40 voitures dans cette, euh, même 43 voitures dans ce circuit-là plus les camions qui, qui amènent les voitures plus le, tout le stock c'est quand même ça prend beaucoup de place okay. euh, puis le projet quand même avait été appuyé par euh, Andrew Ranger puis Jacques Villeneuve euh, mais ça n'a pas fonctionné puis c'est peut-être plus le circuit de motorsport qui va peut-être euh, se concrétiser avec la course de camions euh, sur un circuit routier. Moi, je... ça va peut-être être le fun, mais je trouvais que le, le meilleur circuit routier pour les NASCAR, c'était vraiment Gilles b parce qu'il était très, très demandant pour les voitures puis il y avait beaucoup de casse d'accidents. J'aime vraiment ça, les, les accidents à la course NASCAR. C'est pour ça que j'aime bien ça. Mais, euh, je suis un peu déçu qu'il n'y ait plus de NASCAR au Québec. Euh, J'en entendu qui voulait peut-être avoir la série DTM, ça va vraiment pogner. Je ouais. sais pas. Je sais pas. Même si un québécois qui parle en... avec un accent de France, c'est pas sûr que. Moi parce que là, ça ne m'intéresse pas. Je, suis... je sais pas toi, mais. Ben, je suis pas. suis pas un grand fan de.. J'adore les, les, les autos, mais je suis pas un grand fan de course. OK. Euh, fait que la Formule 1 puis le Nascar, je suis plus ou moins ça. Ça fait une couple d'années que je me disais ah, Faudrait bien que voir une course euh... Course de NASCAR euh, au circuit Gilles Villeneuve j'aurais pu me poser la question non c'est terminé c'est moi ce qui, ce qui me rend triste parce que c'était toujours des bonnes courses à Montréal c'est jamais une course plate même si c'était un circuit routier parce d'habitude le circuit routier euh, c'était un peu ennuyé, Comme à Watkins Glen puis à Sonoma c'est un peu plate à regarder mais à Montréal il y avait toujours de quoi qui se passait sous le circuit parce que, puis là, disait que c'était un circuit qui était difficile pour eux autres, c'était le fun de courser NAS euh, à Montréal. C'est c'est un petit peu dommage pour euh, la course automobile au Québec. Oui, mais le NASCAR, c'est une, une, une série qui est faite pour des ovales. Oui, ça, c'est sûr. C'est spectaculaire, c'est des ovales, ça roule vite, euh, ça, il y a du dépassement. Le circuit routier, c'est un peu limité, surtout que les gars sont pas nécessairement beaucoup, bien, bien habitués, parce que... Non. C'est surtout des, des ovales dans, ce ouais. série, dans ces séries-là. Fait que sont plus peut-être un peu plus créatifs parce que c'est pas euh, <coughs> pas leur tasse de thé comme la Formule 1 qui est toujours des circuits routiers. Oui. Mais c est, c est ça. il y a peut-être de quoi qui va débloquer. Peut-être que Trois-Rivières va peut-être faire de quoi pour que la course euh, fonctionne. Mais ce qui manquerait, c'est une piste ovale au Québec. Il faut ouais. en construire une. Il y aurait son air, mais Sanère je pense qu'elle n'est pas assez grosse pour euh, climater le circuit euh, de Nascar, ouais, parce que je pense que c'est un tri, un tri aval, je pense qu'il y a son air, je pense qu'ils ont... Euh... Oui, si je me rappelle bien, c'est ça. Puis ça prend aussi les estrades pour le monde. Oui, c'est ça. Ça te prend la place, le stationnement pour attirer, si tu sais, tu attirer un peu de monde pour que ça soit payant ça prend, ça prend de la place. Oui, alors c'est ça. Alors, euh, j'espère qu'il y aura un dénouement positif pour euh, la Nascar au Québec, mais j'en doute vraiment beaucoup c'est un peu dommage mais c est, c est, euh... au moins on a la, on a la formule 1 euh, ouais. pour, pour tout de suite jusqu'à temps que Bernie décide qu'on ne lui paye plus assez cher et qu'il veut le repartir. J'ai je doute que ça va j'ai l'impression dans une peut-être 2 3 4 ans peut-être que Bernie va tirer la sur Montréal vu que les comme par exemple la course à Abu Dhabi, je sais pas si tu l'as vu mais c'est débile. Cette course-là, c'est dans le noir, puis euh, c'est le soir, puis c'est avec les éclairages qui y a partout sur... dans le circuit, c'est carrément débile. moral ne peut pas accoter ça. Ouais. C'est des pays riches, mais... mais bon. C'est ça, le problème, c'est à Abu Dhabi, il euh, n'y a pas grand pays qui peuvent accoter avec ça de toute non, façon. Non, c'est ça. Fait que c est, c est... Je dire, à chaque fois que tu mets du gaz dans ton auto... Euh... <rire> Même le circuit aux, Même aux États-Unis, je demande si ça va vraiment... cette course-là va être va durer. Ils vont essayer avec Indianapolis, ça n'a pas duré longtemps. Non, J'imagine, euh, je crois qu'il est à Austin, je pense. Ouais, ouais. du, le Texas, ce n'est pas vraiment le, le, le lieu pour la Formule 1. C'est plus un NASCAR zone. J'en doute pas mal que le succès de, de cette course-là aux États-Unis. Bon, on va voir. Si ça, ça devient un happening puis le monde se déplace pour aller le voir, ça va être bien correct. Ouais. Ça, ça être... L'avenir nous le dira. On va le Exactement. savoir après, après la Les, la première ou les deux premières courses à savoir si ça va être viable c'est ça parfait sinon ben ça va disparaître puis euh, un jour il y aura peut-être juste la Formule 1 euh, en, en, en Europe et en Asie peut-être peut-être en Afrique peut-être on sait jamais on oh, on sait pas mais juste euh, l'autre bord du gros trou d'eau exactement <rire> donc tu as, as complété pour euh, pour cette oui, fois là oui bon, oui, oui. Ben, merci beaucoup ça fait plaisir Donc, je vais passer à euh, l'essai que j'ai, euh, la voiture que j'ai pour essai cette semaine. Euh, C'est une Chevrolet Volt 2013. Euh, ça faisait un petit bout de temps, j'avais demandé une Volt, puis à un moment donné, pas j'avais pas de nouvelles. Fait que je pensais que comme on dit que mon chien est à mort. Je pensais que ouais. finalement, je n'aurais pas euh, l'occasion d'en conduire une. Et, mais non, euh, c'était simplement parce que les 2012 étaient sur leur sortie. Et puis, euh, le gentil monsieur chez euh, GM attendait que les 2013 euh, arrivent. Donc, j'ai une euh, 2013 au lieu d'avoir une 2012 qui, a, qui avait, euh, je pense, 1900 km ou 1800 km quand j'ai mis euh, la main dessus. Donc, c'est quoi la Chevrolet Volt? Ben, c'est une berline quatre portes à haillons, donc euh, ce qu'on appelle communément un hatchback. Euh, c'est un auto qui a un prix de départ de 43 30, 335 euh, Oui, c'est quand même assez dispendieux. Euh, c'est 41 000 euh, quelque chose, là, mais euh, ça, je vous donne le prix incluant le transport, la préparation et la taxe sur le climatiseur. Donc, c'est ce prix-là plus les taxes ou si vous rajoutez des options. Euh, le modèle que moi, j'ai présentement entre les mains est euh, 48 030 okay. Donc, euh, j'ai les sièges en cuir, j'ai les sièges chauffants, j'ai euh, le, le système de navigation. En tout cas, j'ai beaucoup d'options dedans. Là. OK. Fait que c'est pour ça qu'elle est si chère que ça. Mais de base, c'est 43 000 Euh, bon, c'est 43 000 dollars, mais il y a un rabais euh, gouvernemental de euh, aux alentours de 7 900 dollars. Donc, si vous enlevez ça, c'est une voiture qui revient quand même, euh, quand même un peu moins cher. C'est une voiture que vous pouvez sortir au prix euh, sensiblement au même prix euh, qu'une euh, qu'une berline euh, haut de gamme là, euh, régulière, sauf que euh, cette voiture-là va quand même vous donner euh, Plus pour votre argent parce que c'est une voiture électrique. Donc si vous prenez euh, la, la voiture là, de base avec le rabais du gouvernement, vous allez vous allez chercher un prix d'environ 36 000 dollars. Donc 36 000 dollars, c'est une, un, une auto qui est quand même bien équipée, quand même une auto luxueuse, qu'il faut aller vous chercher une berline luxueuse, sauf que vous aurez pas euh, le côté euh, le côté pratique et le côté euh, vraiment euh, intéressant. Que la volt va vous donner c'est d'avoir la possibilité dépendant d'où euh, de comment loin vous restez de votre travail de pas mettre d'essence du tout dans votre auto euh, bon la volt c'est une voiture électrique à autonomie étendue c'est la seule automobile de ce style là sur le marché aujourd'hui bon en europe il y a la opel ampera euh, puis en australie il y a la Holden euh, volt qui est la okay. même auto, construit à la même usine aux États-Unis, dans le, dans le coin de Détroit. Euh, c'est la même auto, c'est GM qui a construit, Opel puis GM, bon, c'est des compagnies qui, euh, qui travaillent ensemble, qui euh, font des, euh, des, des packs technologiques, ils, ils, ont, ils, ils partagent beaucoup de choses. Donc, euh, Chevrolet et, et, et uh, Holden, qui est une compagnie aussi de, qui travaille avec GM en Australie, c'est eux autres qui ont fait la plateforme pour la, la défunte Pontiac G8, euh, la prochaine euh, qui serait supposée être le Chevrolet SS, puis c'est même la Camaro, c'est la plateforme, c'est Holden qui a fait. Donc, okay. c'est compagnie qui, est, qui, est, euh, qui construit beaucoup de choses pour, euh, pour GM. Okay. Donc, ils ont chacun leur version de la Volt, mais c'est la même voiture. Donc, s'il y a une voiture comme ça sur le marché présentement, Il y en a une autre qui s'en vient, qui est la, la Cadillac ELR, qui va être un, un coupé-deux-portes euh, avec le même système d'entraînement que la Volt, donc un moteur thermique, un moteur à essence, là, puis un moteur électrique. Euh, ça va être un coupé-deux-portes. Pour ceux qui ont été au Salon de l'Auto en 2010 ou ceux qui ont vu sur Internet le concept euh, Cadillac Converge, c'est pas mal ça. Okay. Euh, ça. Ça va être vraiment beau. Euh, ça s'en vient, ça va être... Euh, C'est sûr que ça, ça va être une auto qui va être plus dispendieuse parce que ça va être une Cadillac, là. Mais euh, ça, ça tape dans l'œil, là. C'est vraiment, vraiment joli. Euh, puis j'ai entendu à travers les branches que euh, GM s'en viendrait aussi avec la nouvelle petite Chevrolet Spark avec le même genre de système de propulsion, donc un moteur essence et un moteur électrique. Les rumeurs seraient qu'on pourrait aller chercher euh, 110 euh, ou 100 000 Donc, c'est environ 160 km. Okay. Euh, prenez pas ça pour du cash, là, mais en taux de 160 km d'autonomie, euh, ça commencerait à avoir de l'allure. Donc, euh, ça s'en viendrait. Mais pour, euh, pour la Volt, bon, c'est propulsé par un moteur électrique euh, de 150 chevaux. Euh, ce qui est intéressant, c'est le, le nombre de, de livres-pieds de couple qui est 273. C'est très haut parce qu'un moteur électrique, il n'y a pas d'attente entre le temps qu'on pèse sur l'accélérateur, que le moteur prenne, euh, augmente en révolution pour nous donner la puissance aux roues. C'est automatique. Donc 273 livres pieds de couple euh, pour 150 chevaux, c'est vraiment haut. Il euh, y a même des moteurs turbo qui donnent... Des moteurs turbo ne donnent pas nécessairement ce rendement-là non plus. C'est vraiment intéressant, mais c'est pas... Une voiture, ce n'est pas une bombe. c'est pas fait pour battre tout le monde aux accélérations. Non. Le 0 à 100 va se faire en un petit peu moins de 9 secondes, peut-être 8.5, 8.7. Mais c'est quand même bien pour une voiture de ce style-là. Donc, elle a un moteur de 150 chevaux électrique, euh, avec alimenté par des batteries lithium-ion. Euh, le pack de batterie pèse 435 livres. Donc, c'est quand même assez, assez lourd. Euh, mais c'est très bien disposé. Au lieu d'être juste mis dans le plancher ou complètement dans le coffre, puis on n'a plus de place dans le coffre. Euh, GM ont fait un T avec ça, fait que ça passe euh, dans la console, en dessous de la console centrale, puis ça s'en va faire un T à l'arrière, sous les bancs euh, des passagers arrière. Donc, la Volt, c'est un 4 places, c'est pas un 5 places. Euh, si vous regardez, la console centrale part dans l'avant, parce qu'elle va vraiment jusqu'à jusqu dans le coffre en arrière. C'est les batteries qui sont là, donc c'est fait pour ça. Euh, donc c'est un 4 places euh, le mot, la, la Volt a aussi un moteur à essence donc un moteur thermique c'est un petit 4 cylindres de 1.4 litres euh, de 80 chevaux mais il a pas besoin d'être puissant ce moteur-là parce que jamais euh, il va euh, donner la puissance aux roues lui tout ce qu'il fait c'est quand la batterie atteint un niveau de charge d'à peu près 30% il va partir et il va se mettre à recharger la, la, la batterie qui va, elle, fournir le moteur électrique en courant. Donc, c'est toujours, toujours et seulement le moteur électrique qui fait fonctionner les roues de l'auto. C'est pour ça que GM l'appelle pas, appelle pas la Volt une hybride. Il appelle la Volt une voiture électrique parce que une hybride, le moteur thermique, donc le moteur à essence, puis le moteur électrique font tous les deux fonctionner euh, les roues de la voiture pour euh, la propulser. Tandis que dans la Volte, c'est seulement le moteur électrique. Le moteur à essence ne fait jamais tourner les roues. Euh, notre autonomie entre 40 et 60 km euh, en mode seulement électrique. Et puis euh, avec le, le, le, le réservoir à essence, puis le moteur à essence, on peut aller chercher 5 à 600 km d'autonomie okay. totale. Euh, Il y a un système, bon, la, la Volt a des freins à disque aux quatre roues, mais est équipée euh, d'un système de régénération d'énergie au freinage. Donc, quand on, quand on freine, elle, elle, va renvoier, elle va utiliser l'énergie du freinage pour retourner euh, de l'énergie au moteur. Et s'il y a de l'excédent, ça va s'en aller dans, dans, dans la batterie euh, pour pouvoir redonner cette énergie-là au moteur quand elle va en avoir de besoin. C'est un système qui fonctionne excessivement bien. Euh, je vous dirais, je vous parlais tantôt de mon petit, euh, mon petit ma petite promenade journalière pour aller euh, au bureau euh, de 54 km. Euh, C'est sûr, le temps est froid ces temps-ci. Donc, je ne peux pas vraiment euh, faire le trajet complet sans que le moteur à essence parte. Parce que le moteur à essence va aussi servir à... Euh, réchauffer le système. Euh, la batterie est, est euh, réchauffée et aussi refroidie euh, au liquide. Donc, le liquide va se promener à l'entour de ba des batteries pour ga la garder, essayer de la garder à une température optimale pour qu'elle fonctionne euh, bien. Donc, j'ai pas réussi à faire le trajet euh, sans que le moteur thermique parte, mais c'est pas parce que je manquais d'énergie, c'est vraiment parce que euh, il faisait froid, <rire> puis le système euh, se disait qu'il fallait qu'il réchauffe la batterie pour qu'elle soit à euh, une température de fonctionnement optimale. Euh, je vous dirais que... Bon, on va passer les, les technologies un peu plus tard. Là. Je suis rendu dans, dans le fonctionnement de l'auto. Euh, je veux dire, c'est un une auto qui m'intéressait dès le début. Quand j'ai commencé à monter le projet euh, du podcast Auto, j'avais trois autos que je voulais essayer en, en partant en tête. J'avais la Mustang. J'avais... Euh, j'avais le Ford Escape parce que j'avais des contacts chez Ford. Puis j'avais aussi euh, la Chevrolet Volt parce que c'est une auto qui est technologiquement vraiment avancée. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de jamais vu. Puis c'est une auto qui a gagné euh, voiture de l'année en 2011 aux États-Unis. Puis c'est une voiture qui a gagné plusieurs prix Euh, pour technologie de l'année, dans une voiture, puis toutes sortes de choses comme ça, parce c'est vraiment, vraiment poussé comme, euh, comme technologie, puis euh, même en 2011, la première génération euh, de Volt, ça fonctionnait super bien, puis encore aujourd'hui, ça fonctionne super bien, puis comme je vous dis, moi, je fais 54 km aller, 54 km retour dans euh, la circulation, je, souvent, je suis pris dans le trafic, puis... Une voiture à essence, quand on est pris dans le trafic, on avance, on arrête, on avance, on arrête, on avance, on arrête. Tout ce qu'on fait, c'est on dépense de, de l'essence. Ouais. Parce que la chose la plus difficile pour une voiture, c'est de partir de zéro puis d'aller à sa vitesse de croisière. Un coup qu'on est rendu là, le moteur force plus vraiment. C'est juste de comme par, commencer à, à, à partir une roue ou commencer à votre enfant le faire balancer sur une balançoire. C'est de le partir qui est difficile. Un coup, c'est parti, c ça, ça devient facile. Donc c'est là qu'on perd euh, de, de l'énergie puis qu'on brûle beaucoup d'essence dans euh, la voiture comme la Volt, ben quand on est dans, dans le trafic, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment bien, <coughs> il, y a, il y a sur la, le sur le bras de vitesse, sur le, pour changer les vitesses, il y a plusieurs positions. Bon, on a le P pour le stationnement, on a le, le neutre, on a le, le, le reculon, on a le D pour avancer, là, le drive, puis ouais. on a un L pour euh, pour l'eau. Ce que ça fait, c'est le mode parfait quand on est pris dans le trafic, on le met sur l'eau. Ce que ça fait, puis ça, ça marche super bien, puis je suis en train d'y prendre goût, c'est que euh, quand on lâche l'accélérateur, l'auto applique le système de, de régénération d'énergie sur euh, les, les freins, puis ça, ça ralentit l'auto. Euh, pas, pas d'un coup, mais ça ralentit tranquillement l'auto, puis ça aide à régénérer le, le, la charge de la batterie, puis envoyer de l'énergie au moteur. fait On réussit à garder un niveau de charge plus haut, on en prend moins dans la batterie, puis on est capable d'aller plus loin. Puis je vous dirais qu'en utilisant ce, ce système-là, Puis, en, en roulant pas comme un, comme un fou, je, veux dire, je je respecte les limites de vitesse, même des fois un peu moins pour essayer d'avoir la meilleure autonomie. Puis là, je veux dire, je suis pris dans le trafic, je ne peux pas rouler 120 km heure, même si je voudrais, dans le trafic, on est pris à 90-95, puis des fois 100 km heure, Ben j'ai réussi à avoir pour ma semaine à date, ça veut dire de lundi après-midi, aller jusqu'à ce soir, j'ai une moyenne de consommation de à peu près 1,14 litres au 100 km. waouh <rire> C'est quand même à être très bon! <rire> puis, même en m'en revenant du travail ce soir, euh, j'étais rendu, moi je fais Saint-Laurent, Saint-Zotique, j'ai pris la sortie de Saint-Zotique, puis c'est le fun, il y a plein de technologies dans l'auto, j'en parlerai un petit peu après. Là. Euh, on peut voir... Euh, En, en temps réel, euh, où l'énergie s'en va dans l'auto, euh, c'est sûr, si tu mets le chauffage, l'air climatisé, euh, ça change, puis la batterie va se vider plus vite. Mais là, tu, tu rends l'habitacle confortable, après ça, tu baisses le système pour juste garder cette température-là pour sauver de l'énergie. Mais ça te dit, bon, mais là, tu prends euh, tant de d'énergie dans, dans le système de climatisation, euh, tant pour l'auto, euh, tu as même un, un, un écran où ce que tu peux avoir, comment... Euh, ta conduite, si elle est écologique ou si ta conduite est, est, pourrait être mieux pour sauver de l'énergie. C'est des espèces de boules qui, qui te disent « Bon, ben là, t'es ta, ta conduite et je te donne 40 ça veut dire que tu, tu donnes trop, t'accélères trop vite, tu freines trop vite, tu gaspilles de l'énergie. » Puis là, plus adaptes ta, ta conduite, plus que ça, ça monte. Puis ça a l'air un peu d'une boule, euh, une, mettons, une boule d'Xbox, de, de, au centre de la manette d'Xbox, puis euh, sa manette d'Xbox, ceux qui connaissent ça, il y a, il y a quatre lumières pour dire ouais. combien est-ce qu'elle manette de connecter. Bon, mais c'est comme une boule comme ça, mais au lieu d'avoir quatre lumières, il y en a peut-être 12 alentours, des petits, les petits points comme ça qui font autour de la boule. Puis plus ça, plus ça monte, ça monte vers le 100%. Euh, puis à force de l'utiliser cette semaine, ben je suis capable de, de rouler entre 95 puis 100% de conduite écologique. Puis avec ça comme je vous disais, j'ai pris la sortie pour, pour m'en venir à saint zotique puis je me suis rendu jusqu'à chez nous. Elle me disait, en partant, que j'avais 61 km d'autonomie. Euh, je suis arrivé à la sortie euh, de saint zotique et il me restait 8 km d'autonomie. Donc, j'ai fait 54 km. Elle me disait que j'en avais 61 en partant. Donc, avec euh, mon, ma conduite puis avec le fait que j'avais mis le, le, le sélecteur de vitesse sur l'eau pour récupérer l'énergie quand j'étais dans le trafic, j'ai réussi quand même à me rendre À, à pas mal ça et même peut-être un peu plus. Puis j'étais à zéro litre utilisé aux 100 km quand j'ai pris la sortie. Puis la seule raison pourquoi que le moteur est parti quand je suis arrivé, euh, puis j'ai eu une consommation de point, euh, je pense que c'est pour ma journée, pour, pour mon, mon trajet, j'ai eu une consommation, je pense, de point 30 litre au 100 km, c'est parce que le moteur est parti à dernière minute pour réchauffer le système parce qu'il la température extérieure a tombé comme à 1 degré. Puis le moteur le, le moteur le, le système a décidé que c'était le temps qui réchauffe un peu la batterie, fait que le, le moteur a, le moteur à essence est parti pour réchauffer le système puis oh. ça a fait que j'ai pas eu 0 litre au 100 km <rire> pour me rendre jusque chez nous mais 0.30. Tu sais, fait que, J'avais des doutes, même le, la, la personne chez, chez GM, quand j'ai pris l'auto lundi, m'a dit « Ah, c'est sûr que tu vas, tu vas tomber sur le moteur à essence avant d'arriver chez vous. » f... Hier, j'ai réussi à ne à pas, à pas prendre d'essence encore presque comme aujourd'hui, sauf qu'il faisait froid. Ouais. C'est le moteur part pour réchauffer le système. Sinon, avec la conduite que je fais, puis dans, dans le trafic, avec en utilisant les systèmes comme ils ont été conçus, je suis capable de faire le 54 km que je fais Euh, aller-retour, je pourrais prendre zéro essence si ça serait pas de réchauffer euh, le wow. système là, pour pour la batterie. Fait est-ce que c'est -ce est impressionnant Oui. Est-ce oui. que ça marche bien <rire> Oui, <rire> ça marche excessivement bien. Puis le pire là, tu sais on pense voiture électrique, oh, ça doit être plate. C'est le fun à conduire. Euh, je veux dire au bureau. Tout le monde m'a posé des questions euh, sur l'auto depuis, depuis mardi, euh, depuis hier. Là, le monde me disait ah, "Comment ça fonctionne puis, Tu peux m'expliquer, Puis qu'est-ce que tu fais avec ça Puis comment ça marche puis, puis là, ça fait à peu près quatre courses à volte que je suis en train de donner. <rire> je vais pouvoir aller en vendre bien vite. Mais euh, tu sais, fait que c'est, le monde sont intéressés, c'est ouais. intriguant. Puis même, j'étais euh, en train de dîner, je dans mon bureau l'autre jour, puis un, un de mes collègues qui remonte, il dit, il dit "Il dit, y a quatre personnes, il y a quatre gars autour de ton char." <rire> J'ai dit un c'est pas mon char. J'aimerais ça, mais c'est pas mon char. Puis c est, c est, je veux dire, c'est sûr, ça attire le monde. Il regarde dedans, oh, ça se branche, ça se charge, c'est le fun. puis en plus, elle est belle, la volte, là. Oui, très ça, belle. Ça a pas l'air d'un extraterrestre. Puis, non. Il n'y a pas personne qui l'a vu, avec qui je travaille, qui m'a dit Ouais, c'est pas bien beau. Ils l'ont tous trouvé super belle. Ça, ça, ça a presque l'air d'un petit char sport. Je Les lignes sont vraiment belles, c'est coupé, c'est. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, je veux dire, c'est bizarre parce que quand la volte a été annoncée, puis euh, c'était un peu dans le temps que GM avait des problèmes financiers, puis là, ça a été l'argent du gouvernement, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y avait plein de monde qui disait ça sortira jamais, cette auto-là. Là. » ouais. GM batte le ils se battent juste pour, pour montrer au monde garder ce qu'on est capable de faire garder ce qu'on peut faire regarder ce qu'on pourrait faire mais il y a plein de monde plein de magazines américains qui disent ça sortira jamais ils réussiront jamais à mettre ça sur le marché Puis si, s'ils réussissent ça sera pas dans le temps qu'ils ont dit que ça serait ça sortira pas en, en 2010 tout au tout là ça va sortir euh, euh, ça va sortir plus tard que ça Puis GM ils ont réussi ils l'ont sorti puis ça marche super bien encore ça fait Dans vos dents, ceux qui disaient que GM ne serait pas capable de, de le faire. puis Je ne suis pas un fanboy de GM plus que n'importe qui d'autre. Euh, la plupart des compagnies d'auto nous offrent des produits qui ont de l'allure. Mais ça, vraiment, chapeau à GM, c'est une technologie qui fonctionne excessivement bien. Euh, je j'avais pas de doute que ça fonctionnerait correct. Mais j'étais sûr et certain que je ne serais pas capable de faire euh, le chemin que je fais avec sur, sur l'électricité puis je suis capable de le faire la, comme je disais, la seule raison pourquoi que le moteur part présentement c'est parce qu'il faut qu'il réchauffe le système parce qu'il fait il fait 1, il fait 2 le matin quand je pars travailler, il fait moins 4 fait que c'est sûr que le moteur va partir parce que là j'ai les sièges chauffants fait que, que l'auto détecte qu'il fait froid il va partir les sièges chauffants pour que ça soit confortable dans l'auto va réchauffer le système euh, puis après ça Puis c'est pas long qu'un coup tu as commencé à rouler, ben le moteur, le moteur à essence arrête, puis tu roules juste sur l'électricité. Mais je veux dire, le moteur a, euh, thermique, le moteur à essence a son utilité, c'est de garder euh, la batterie chargée, puis garder le système chaud pour que ça fonctionne à son maximum. Ok. Pis ça marche super bien. Euh, moi, c'est sûr, euh, avec l'utilisation, j'en ai fait cette semaine à, à voir comment je pourrais économiser d'essence. Euh, à me promener avec cette auto-là pour aller travailler à tous les jours avoir les moyens de m'acheter cette auto-là aujourd'hui j'hésite pas 5 secondes pas du tout euh, avec, le, avec le rabais qu'il y a euh, que qu qu qu le gouvernement donne comme je disais c'est à peu près 5900 c'est proche de 8000 euh, demain matin euh, j'irai me chercher ça euh, la charge je veux dire euh, à date ça dit que c'est entre 10 et 12 heures faire une charge complète euh, moi j'arrive chez nous le soir je la branche, je la charge le lendemain euh, elle est peut-être pas chargée au maximum mais elle est chargée assez pour que je me rende à destination sans vraiment tomber sur le moteur, le moteur à essence, la même chose quand j'arrive au travail, j'ai réussi à me trouver une place pour la brancher dans la journée euh, ce soir quand je suis reparti, il y avait une charge pleine, okay. je, suis parti, je suis parti je me suis rendu jusque chez nous Euh, Puis là, j'arrive, je l'ai rebranché. Euh, je veux dire, ça se fait super bien. Euh, fait que je le branche sur le 120 volts régulier. Puis ça prend en 10 et 12 heures. Là. Mais comme dis, à date, je n'ai pas eu une fois que je l'ai branché une nuit complète ou une journée complète au travail. Ou ce que je n'ai pas réussi à aller chercher si pas une batterie totalement pleine, presque pleine, pour me donner assez de charge pour que je puisse me rendre à la maison. Fait que je veux dire, bon. ça va super bien. C'est sûr que si vous l'achetez. Euh, je vous conseille de vous prendre un chargeur de maison sur le 240 volts, vous allez charger l'auto en, en à peu près 4 heures. OK. Fait tu sais, c'est plus le fun, on n'a pas besoin d'attendre, surtout si on veut sortir un peu, puis on veut euh, se promener un peu plus que moi, présentement, je le sers pour aller travailler, je m'en sers pour revenir, puis c'est à peu près ce que je fais dans la journée. Euh, en fin de semaine, je vais m'en servir un peu plus, parce que je fasse le vidéo et tout ça pour l'auto. Mais dans la semaine, je veux dire, je, Je pars travailler le matin, il commence à faire clair, je reviens le soir, il fait noir. Fait que je peux pas faire grand-chose d'autre dans la journée que m'en servir comme une personne régulière le ferait. Puis, je veux dire, c'est incroyable, là. Moi, juste passer à côté d'une station à essence, puis le faire des tatas, C'est merveilleux, là. tu <rire> sais, à l'utiliser comme j'utilise là, je serais peut-être trois semaines, un mois avant d'aller mettre du, du gaz dans l'auto. J'ai 500 km d'autonomie dans, dans le réservoir à essence. Puis présentement, tout ce que le réservoir à ascenseur, c'est donner du gaz au, euh, au moteur pour réchauffer le <coughs> système. Je m'en ai pas servi encore vraiment comme euh, recharge pour parce que ma, ma batterie est vide. Donc, okay. je veux dire, c'est vraiment merveilleux. Euh, côté technologie, ben en dedans, ça a vraiment l'air d'un petit vaisseau spatial. C'est vraiment beau. L'intérieur est super bien fini. C'est vraiment, là, c est, c est, c est vraiment euh, numéro un. Euh, technologie super avancée on n'a pas de cadran, euh, de cadran normal là, avec la petite aiguille, c'est tout du numérique euh, avec des fonctions comme c est, c est, ça se peut pas là. comme je disais, on peut changer le mode, on peut avoir euh, en temps réel notre consommation d'essence notre consommation euh, électrique euh, euh, on peut avoir euh, on a deux ordinateurs de trajet qui vont nous dire justement combien est-ce qu'on a consommé à date Là, j'étais à peu près à 270 km. Puis ça me dit que total, euh, j'ai, je pense, un litre, euh, un litre d d 1 litre d'essence d'utiliser, 1.14 litres d'essence d'utiliser, ou quelque chose comme ça, pour un, un, un, un, euh, une moyenne de 0.9 litres au 100 km. T'sais. Total depuis lundi. Euh, après ça, tu as, euh, as, as une petite boule à l'écran qui te montre comment conduire écologiquement. qu'il y a un cercle euh, bleu. Puis dans, dans ce cercle bleu-là, on a la même une, une petite boule qui ressemble à ceux qu'on a dans les autres écrans. Je parlais avec la petite boule d'Xbox. C'est une boule ouverte avec des, des feuilles qui tournent dedans. C'est comme une boule de cristal avec des feuilles qui se promènent dedans. Puis quand on est dans le milieu, on conduit le plus écologique possible. Puis si on accélère trop vite, elle monte, puis elle peut devenir jaune parce qu'on pousse trop. Euh, le système. Puis si on freine trop sec, elle descend en bas pour nous montrer qu'on pourrait peut-être aller plus, plus doucement. Donc ça nous aide à, à adapter notre conduite. Il euh, y, a, y a plein de choses. On a ces deux écrans LCD de 7 pouces. Celui de la console centrale est tactile, l'autre l'est pas, mais on a un petit bouton pour changer de, de configuration, changer les informations qu'on veut voir. puis C'est vraiment épuré. Il n'y a pas 50 000 boutons non plus sur le volant. On a les boutons pour les appels téléphoniques, le volume, euh, euh, le cruise control, ces choses comme ça. Mais c'est vraiment pas euh, surchargé. Euh, J'avais trouvé que celui du Ford Escape était surchargé. Celui-là, c'est vraiment pur, c'est vraiment bien fait. Ils ont vraiment mis euh, juste ce qu'on a de besoin sur le volant. La console centrale est un peu chargée. Il y a beaucoup de boutons, mais ils ont toutes leurs fonctions. Parce qu'on a quand même une voiture qui est avancée technologiquement. On peut changer le mode de conduite en faisant juste un bouton sur, euh, sur la console centrale, des choses comme ça. Regardez, euh, je vous conseille juste, je ne veux pas pluguer mes affaires, là, mais euh, regardez le vidéo qui va, être, euh, qui va être en ligne sûrement au courant de la semaine prochaine. Là, euh, puis vous allez voir un peu comment c'est fait. Je vais montrer les boutons en détail. Puis je vais essayer de décrire ceux que je connais le plus euh, le mieux possible. Mais vous allez voir qu'il y a du bouton. Mais ils ont toutes leurs utilités. Puis vous vous, vous en servirez pas nécessairement de tous ces boutons-là. Vous allez vous servir pas mal de toujours les mêmes. Mais il y en a quand même beaucoup. Euh, L'intérieur est super beau, comme je disais, c'est de qualité. Les cuir dans la version que j'ai, c'est des sièges en cuir. C'est. De, de très bonne qualité. C est, c est, les sièges sont un peu durs, mais sont excessivement confortables. Euh, on a un beau petit trim blanc qui fait le tour complet de l'auto dans les portes. Ça va sur le tableau de bord, puis ça revient, puis ça va dans la controle, console centrale aussi qui est blanche. Euh, vous pouvez, je pense, l'avoir en gris aussi dans certains euh, dans certains modèles. Je ne sais pas si ça va avec la couleur extérieure, des choses comme ça, mais vous pouvez avoir le, le petit trim gris à la place, le, le, le petit chose, la petite ligne qui découpe. En gris, euh, les sièges aussi sont, sont noirs et blancs. Euh, c'est vraiment de toute beauté. Euh, comme je disais technologiquement, on a bon le, le, le, les choses régulières, là, MFM, si, euh, radio, euh, satellite, euh, qui dans, comme dans Ford, j'imagine c'est un abonnement de peut-être trois mois. Puis après ça, faut ouais. payer. Euh, on a le Bluetooth, il euh, y a un port USB dans la console centrale si on veut mettre euh, des, un, un, un, une clé USB avec des MP3. On a un port aussi pour brancher, euh, un port de iPod, là, comme des écouteurs du iPod dans ça. Euh, on a le Bluetooth. Aujourd'hui, j'ai mis mon, mon, euh, mon iPod par Bluetooth dans le système de, de divertissement. Ça fonctionne super bien. Euh, je pars l'auto, le podcast que j'écoutais J'arrête le tour, le podcast que j'écoute, arrête, et envoie les commandes au iPod, ça fonctionne très bien. Euh, le système de, de, de climatisation est contrôlé aussi par euh, l'écran euh, du système de divertissement. Fait qu'on peut aller voir et changer euh, la température, plus ou moins chaud, puis on peut changer la vitesse des ventilateurs pour que ça soit plus fort ou moins fort. Ça se contrôle par ça aussi. Puis on a une caméra de recul. Euh, sur la Volt pour voir en arrière. La vision arrière est un peu, un peu euh, difficile. Ça, on voit quand même bien, là, mais c'est quand même un peu plus difficile. Mais avec la caméra de recul, c'est parfait. Ça fonctionne super bien. Il euh, y a le système OnStar aussi dans l'auto. Ce que j'ai appris puis que je ne savais pas, c'est que le, toutes les voitures qui ont le système OnStar ont leur propre cellulaire. Oui, Je pensais que ça passait par le cellulaire de l'usager. On attachait le compte avec son propre cellulaire. Mais non, l'auto a son propre cellulaire, a son propre numéro de téléphone. Euh, fait, Quand on appelle l'auto, on appelle l'auto. On n'appelle pas la personne qui est dans l'auto. <rire> C'est vraiment le fun. Ça fonctionne super bien. Puis Il y a même une application. Euh, pour, euh, je sais qu'elle existe pour euh, les produits Apple, euh, Apple pour, euh, comme iOS. Mais je ne sais pas si c'est sur Android puis BlackBerry aussi. Je pense que oui, BlackBerry, sûrement pas. Mais je pense que sur Android aussi, euh, ça nous permet de voir le niveau de charge de l'auto à distance. Quand on la branche, on peut voir à quel, à quel niveau de charge l'auto est rendu. On peut déverrouiller les portes à distance. On peut faire démarrer l'auto à distance. Mais ça, c'est sûr, là, ça se fait pas juste « Bon, le iPod, voici l'auto. Tu euh, okay. ouais, t'es programmé, puis je la pars, puis l'auto n'est pas à moi. » faut, ça faut faut, faut euh, attacher l'application du iPod ou du iPhone avec euh, le compte OnStar de la personne donc c'est plus compliqué que ça là. mais ça, ça fonctionne très bien j'ai vu des démos euh, sur euh, sur YouTube sur internet parce que j'ai pas euh, j'ai pas le compte euh, le compte OnStar puis je veux pas commencer à, à mettre quelque chose sur mon sur mon mon appareil qui m'appartient pas là. C'est ça. Quand même, je vais pas quand même trop pousser. mais euh, ça a l'air à fonctionner super bien, je trouve ça super intéressant parce que c'est toujours bon euh, si vous voulez réchauffer l'auto le matin avant de partir, c'est bon de le faire quand elle est branché parce qu'on au qu'on part le système de climatisation mais on vide la batterie, mais c'est encore branché. Mais au moins elle se recharge encore pendant qu'on réchauffe l'auto. C'est ça que j'aime conseiller de faire, c'est de Partir l'auto pendant qu'elle est branchée pour savez, sauver de l'énergie un peu dans la batterie. Puis, elle continue à charger pendant ce temps-là. Euh, en tout cas, ça fonctionne super bien. Je suis euh, agréablement euh, surpris, même impressionné, de comment bien ça fonctionne, ce, cette auto-là. Puis là, je ne vous dis pas ça parce que euh, je veux être sûr qu'ils me prêtent d'autres autos plus tard. Là. Non, je vous dis ça parce que c'est vrai. Puis, euh, je l'ai dit à ma femme en venant de travailler, j'ai dit, j'en veux une. <rire> c'est tout simple que ça j'en veux une c'est vraiment déstabilisant la première fois qu'on part avec une auto électrique de mettre ça sur le drive tu sais, pour partir il n'y a rien il n'y a pas de vibration de moteur, il a pas de son de moteur tout ce qu'on entend c'est une espèce de petit homme du moteur électrique puis on, on roule puis le seul bruit qu'on a c'est le bruit du caoutchouc sur la route tu il sais. a, a rien c'est Impressionnant, c'est vraiment quelque chose à, quelque chose à essayer. C'est comme juste déstabilisant de ne pas avoir le son régulier d'un auto qu'on est tout habitué depuis qu'on a notre permis de conduire, qu'on conduit des autos avec des moteurs thermiques, <coughs> des moteurs à essence, puis que oui. plus tu pèses sur, sur, sur l'accélérateur, plus que le bruit vient fort. Là, c'est comme que tu pèses un petit peu, que tu écrases l'accélérateur au fond. C'est le même bruit, c'est rien. C'est vraiment impressionnant. Puis quand le moteur à essence embarque, euh, on sent une petite vibration dans l'auto, mais le moteur est super silencieux. On l'entend presque pas. Euh, si vous roulez, là, normalement, euh, je veux dire moi, j'ai roulé cette semaine avec euh, la radio éteinte juste pour voir bon les bruits, comment ça va un peu. Puis c'est vraiment silencieux dans l'habitacle. L'habitacle est vraiment bien insonorisé. Puis euh, pas trop de bruit de vent, pas trop de bruit de pneus non plus. Puis, ben, je veux dire, la plupart du monde... Euh, Euh, la personne qui achète la Volt va rouler et écouter pas écouter le matin, ou va écouter de la musique, ou des podcasts, ou peu importe. Fait que les bruits ambiants, euh, c'est pas quelque chose qu'on qu regarde vraiment. Fait que la, Le moteur à essence va partir, et si vous écoutez la radio, vous vous en apercevrez même pas. La seule manière qu'on s'en aperçoit, c'est que l'auto nous le dit. Le moteur à essence a démarré parce que euh, la batterie est, en, est, est, est en, en faible, ou euh, parce que, comme moi, il me dit souvent présentement, c'est euh, le moteur thermique a, a démarré à cause de la température. Sinon, vous vous en apercevrez même même pas euh, qu'il part tellement qu'il est, est pas bruyant. Wow! c'est vraiment une automobile impressionnante. Si c'est quelque chose que vous regardiez, vous regardez une voiture électrique, euh, je veux dire, oui, il y en a d'autres. Il y a la Focus électrique, il y a la, il y a la Leaf... Euh, Il y a la e MIEV, il y a, il y a la Smart Fortwo euh, Electric Drive qui s'en vient, la Smart Fortwo électrique qui va être la moins chère des voitures électriques sur le marché. Euh, je pense qu'elle va commencer à 26 000 pour le modèle coupé puis à 29 000 pour un cabriolet. Ça va être la moins chère avec le rabais de 8 000 parce qu'elle va avoir un rabais complet de 8 000 euh, tandis que la Volt, je pense qu'elle est de ou 8 ou okay. euh, fait que Ça va être la moins chère, mais la Volt, c'est la seule que... Si vous voulez descendre à Québec puis vous voulez pas vous casser la tête à arrêter à quelque part pour la charger, vous pouvez le faire, vous allez juste payer de l'essence. Ah, c'est pas payé. Tu sais on, on, on l'utilise comme on veut, je veux dire, moi cette semaine, je l'utilisais vraiment, je veux je veux maximiser de rouler sur le moteur électrique le plus possible, fait que je la charge partout ce que je peux aller, puis je peux la brancher, je la charge, puis c'est un peu le but. Mais si vous voulez descendre à Québec, ben, tant que vous avez de l'essence dans le réservoir, vous allez vous rendre une voiture électrique Il faut changer ses manières de conduire. Il faut savoir à l'avance où les bornes. Il faut prévoir arrêter à quelque part pour charger l'auto. Puis Si vous voulez une charge pleine, c'est un arrêt de 4 heures. Oui, c'est le problème. C'est ça qui me décourageait un peu avec la voiture électrique. C'est tu... Pour moi, je fais des longues distances, mais seulement un électrique, je peux pas. L'autonomie n'est pas assez forte pour que je puisse faire des distances. Mais avec ce que tu viens de me dire... Euh... Je ne voudrais pas j'ai 40 000 dans mon compte de banque parce que je pense que je m'en achèterais une d'être là. là. C ouais. non mais Moi, c'est clair. Je dire, c est, c est, ça fait des années que je dis à tout le monde, ah, mon prochain mon prochain ma prochaine auto, il faut que je me rachète une Mustang. J'ai vraiment trippé sa Mustang Mustang. Mais tu sais, la Mustang, c'est une, une voiture de cœur. Ouais. C'est une voiture que tu achètes parce que tu, tu tripes. C'est une voiture que souvent tu vas serrer l'hiver, puis ces choses-là. Mais je disais, la Vol, c'est une voiture vraiment de, de tête. C'est un choix logique. Si, c'est sûr c'est sûr, faut pouvoir se la payer. Là. Ouais. Mais c'est un choix logique parce que, je veux dire, avec le prix de l'essence qui fait juste monter, euh, c'est presque des montagnes russes. C'est ainsi. Le monnaie est à 1,26. Le matin, est à 1,40. <coughs> je veux dire, ça, ça revient cher. Puis, ouais. avoir la possibilité, même si l'auto co vous coûte je ne sais pas, au moins 200$ de plus par mois, mais si vous sauvez 300$ d'essence, l'auto elle vous coûte plus ça. Là. Non, c'est ça. Le 200 pièces par mois se fait, se fait absorber, mais encore là, ça dépend de la distance ou d'où vous travaillez de chez vous. Euh, aux alentours de 60-65 km, ça fonctionne super bien. Si vous êtes à 100 km du travail, ben là, c'est sûr, vous allez toujours à un moment donné rouler sur le moteur à essence. Mais vous allez quand même faire une bonne partie de votre trajet, peut-être 50-60 km de votre trajet, la moitié ou plus de votre trajet sur, sur le moteur électrique. Puis, je vous ai charger ça selon les chiffres que j'ai eus de GM. Charger une volt à, à charger une, une volte à une, une charge complète, ça coûte moins, moins qu'une pièce. Ouais, tu sais? puis si vous chargez au circuit électrique, comme là, je me suis commandé une carte du circuit électrique en fin de semaine, puis il faut que je le dise merci. Euh, je sais que probablement qu'ils ne l'écouteront pas, là, mais quand même, je vais dire, juste au cas où, euh, Daniel de chez CAA Québec, parce que c'est CA qui s'occupe. De gérer le circuit électrique, le, okay. le, les cartes de membres, ces choses-là. Euh, merci beaucoup. Euh, il a été vraiment extraordinaire parce que en fin de semaine, je m'en vais faire un tour à Laval. On se prend une petite euh, petit fin de semaine tranquille en coupe. Puis euh, je me disais, ben, il faut que je la charge à quelque part cette auto-là. Puis comme mon hôtel, le Best Western euh, à Laval, Euh, sur le taux de 15 n'a pas l'air à vouloir euh, coopérer ou peuvent pas, mais en tout cas, c'est pas clair. Pour que je puisse la brancher pendant la nuit, euh, ben, je me suis acheté une carte. Je voulais avoir une carte du circuit électrique, mais malheureusement, on ne peut pas acheter euh, de carte chez les, euh, chez les détaillants ou il y a des bornes. Il faut la faire venir d'avance. Okay. Comme j'étais pas mal dernière minute, puis que la seule manière d'avoir une carte, c'est de la commander par la poste. Ben, ça marchait pas. Je veux j'aurais pas eu le temps de l'avoir en fin de semaine. Fait que quand j'ai dit ça à, à Daniel, il m'a dit « Ben, je vais faire une exception pour vous, je vais vous l'envoyer plus Later ». Puis je l'ai reçu, je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Wow! Fait que Daniel, puis la gang du CA Québec, merci beaucoup. Ça va me permettre en même temps d'essayer une, une borne de chargement du circuit électrique en fin de semaine. Euh, donc si vous chargez au circuit électrique c'est à peu près 4 heures puis je sais qu'ils travaillent sur des bornes de 400 volts à quelque part. je pense que ça va charger l'auto en à peu près euh, je pense c'est une heure ou 30 minutes mais que les bornes haute vitesse euh, soient euh, installées là. Euh, donc ça va, être, ça va être quand même pas pire mais comme je disais la Volt vous avez un moteur à essence s'il arrive quelque chose puis euh, imprévu puis vous ne pouvez pas aller charger, bien au moins, on, roule su, on le roule sur le moteur à essence. Ouais. Euh, OK, ça coûte plus cher, mais on se rend à destination, ça coûte moins cher qu'une un, qu remorque. <rire> non, c'est sûr. Puis quand tu parlais, tu sais, des bornes électriques euh, ici à Sherbrooke sont quand même assez ouvert par rapport à ces technologies-là. Il euh, y a une, déjà une borne euh, au marché de la gare qui est l'attraction principale à Sherbrooke. Puis ils veulent faire un des points euh, de Montréal jusqu'à Sherbrooke. D'ailleurs, à Bromont, à Magog, à Chabrook. Euh, ça veut vraiment se développer avec le Chabrook, vraiment impliqué dans ce, ce, ce projet-là. Les... Ouais, je pense son, son partenaire du circuit électrique. Ouais, c'est ça. Fait que, si vous êtes intéressé, allez voir ça sur, euh, sur Internet. Euh, tapez ça dans Google encore, circuit électrique. Puis euh, allez voir ça. Il y a un site internet. Euh, ça vous, dit, vous pouvez chercher une borne. Ça vous dit comment commander votre carte. Vous pouvez commander votre carte par là. Euh, c'est vraiment c'est vraiment bien fait puis chapeau à ceux qui gèrent ce ouais. site là là euh, c'est vraiment très bien fait puis euh, ils ont été très très gentils donc euh, la la vote je peux pas vous dire de ne de pas aller chercher ça si vous avez les moyens c'est quelque chose qui vous intéresse là euh, j'ai vraiment euh, sincèrement été impressionné euh, du, au, au point où ce que j'hésiterai pas Euh, avoir les moyens présentement euh, j'hésiterais pas du tout à aller m'en chercher une tellement que je veux dire c'est un, un charme là. ça se conduit comme un auto régulière c'est vraiment vraiment vraiment GM euh, j'ai pas le choix de vous dire un, un gros gros gros bravo euh, pour cette auto là c'est euh, impressionnant puis ça fonctionne super bien puis à date euh, selon ce que j'ai vu la fiabilité est au rendez-vous aussi euh, puis pour ceux qui s'inquiètent des batteries là Euh, comme quoi que dans 10 ans, les batteries sont plus bonnes. Euh, regardez, euh, les Toyota Prius, ça existe depuis à peu près 1999, 98-99, je me rappelle bien, ça fait plus que 10 ans. Puis euh, selon les chiffres, il n'y a aucune batterie de Prius qui a été remplacée parce qu'ils ont arrêté de fonctionner après 10 ans. Donc la technologie fonctionne, les batteries vont être encore bonnes dans 10 ans, vont être, bien être un peu moins, euh, un, garder un peu moins leur charge là. Mais euh, je veux dire, votre auto arrêtera pas de fonctionner dans 10 ans parce que la batterie va être, va être finie et elle ne fonctionnera plus. De toute façon, dans 10 ans, vous allez être tanné, vous allez changer d'auto quand même. C'est ça. Mais j'ai aucun, aucun, aucun problème à, à croire que cette auto-là est bon pour un 7-8 ans sans euh, aucun problème majeur là, avec les, les batteries et euh, le système électrique. Fait que moi, je vous le conseille. Si vous, avez, si vous cherchez une voiture électrique, puis vous voulez vraiment. Euh, pas de problème pour vous rendre où vous voulez euh, allez-y avec ça euh, s'il y a d'autres constructeurs qui écoutent puis qui veulent me faire essayer d'autres voitures électriques j'attendrai peut-être au printemps par exemple euh, ça va me faire plaisir d essayer. puis je vais peut-être bien vous vanter la voiture autant que je vante la Volt c'est est une voiture qui est seulement électrique sans, euh, moteur, sans moteur pour, euh, pour aider euh, à rallonger l'autonomie de la voiture là. Je suis prêt à les essayer. Mais vraiment, je veux dire, la volte je suis complètement impressionné. Ça me donne le coup de m'en acheter une. <rire> oui, euh, ouais, ouais, ouais. même il euh, y a du monde au bureau qui, euh, qui commence à, à, à la regarder avec intérêt euh, depuis que j'en je le, je le, euh, parle. Fait qu On verra ce que ça donne, mais euh, je vois peut-être une Volt dans un futur euh, d'ici deux, trois ans. <rire> je vois peut-être une vol dans mon futur. Elle est belle puis ça fonctionne bien. Euh, On va finir dans pas long. Je veux juste vous mentionner et euh, dire merci à la gang de Ford du Canada et Ford Québec euh, de m'avoir invité au lancement de la Ford Fusion euh, 2013 euh, au Newtown euh, la semaine passée. <coughs> On a eu beaucoup de plaisir. Il y avait euh, plusieurs invités, euh, Francis Darche, euh, Rebecca McKinnon, euh, il y avait aussi Bob le Chef euh, qui était là et puis il y, avait, euh, il y avait il y avait euh, il y en avait un, il y en avait une autre puis le pire c'est que c'est la plus la plus connue puis euh, je suis en train d'oublier son nom mais en tout cas euh, il y avait plusieurs personnes là on a vu la nouvelle fusion en personne il y en avait trois sur place euh, deux devant le restaurant puis une qui ont fait venir euh, une grue pour la monter Au deuxième étage sur la terrasse du Newtown. Wow! Euh, ouais, fait qu'elle était là dans toute sa splendeur. Euh, c'est une très belle voiture. Elle est vraiment belle. Euh, la plupart du monde aime la grille avant. Qui ressemble beaucoup, oui, à euh, les grilles d'Aston Martin. Mais je veux dire, c'est beau. Fait pourquoi qu'on se priverait? L'intérieur euh, est vraiment joli. C'est vraiment. Euh, fait de haute qualité. Euh, celle qu'on avait là, c'était un Il y avait un hybride, là, celle qui était montée sur la terrasse, c'était un hybride. Le coffre, euh, la valise, là, était immense. Euh, J'ai été impressionné de voir comment c'était grand. Euh, comment est-ce que le, la finition intérieure était, était belle? Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la conduire parce que, bon, en, en, au deuxième étage, ça aurait été mal un peu. Puis euh, ceux qui étaient à l'extérieur étaient là pour être montrés. Mais euh, peut-être au courant de, de l'été prochain ou le printemps, là, je vais essayer d'en avoir une pour, euh, pour essayer comment ça va. Peut-être une hybride, comparer aussi un peu l'hybride à une voiture électrique, comment je peux euh, avoir d'économie de, d'essence il euh, y a des hybrides qui font à peu près 5 litres au 100 km, donc c'est peut-être aux alentours de ça, 5, 5.5 litres au 100 km pour celle-là là. Euh, mais c'est vraiment, vraiment une, une belle voiture avec, euh, avec la Kia Optima c'est probablement euh, les deux plus belles berlines euh, sur le marché présentement euh, donc euh, on va voir j'ai hâte de la voir euh, au, au soleil parce que moi il faisait déjà noir quand je l'ai vu mais, euh, mais j'ai hâte de la voir vraiment euh, puis d'avoir du temps un petit peu en tête à tête avec euh, pour voir euh, si vraiment je vais l'aimer autant que, que le premier coup d'oeil mais ça, ça, va être, ça va être une belle voiture donc merci à Ford Canada pour cette, cette invitation euh, c'est toujours le fun on rencontre toujours plein de monde j'ai rencontré du monde que je parlais avec sur Twitter euh, j'ai rencontré euh, notre ami euh, ceux qui écoutent le dernier des podcasts euh, Strict Nine qui était là euh, sur place on a jasé un peu puis euh, j'ai rencontré aussi euh, André Pelletier, euh, qui est euh, un des un, un gars que, que je parle avec sur Twitter. C'était ouais. le fun de, de, de rencontrer ce monde-là euh, en personne pour pour une fois. Puis on a, eu, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, on va finir ça là-dessus. Euh, déjà que c'était supposé être une émission pas trop longue parce que Steve n'était <rire> pas là. Et en fait, on est en train de faire une heure et demie quand même. J'ai... Euh, Je parle trop. Donc, euh, <rire> moi, je parle trop et j'en suis conscient. Euh, donc, j'espère que vous avez aimé, aimé l'émission. Je vais acheter une voyelle. Et puis, ne euh, manquez pas. Comme je disais, il va y avoir l'essai vidéo de la Volt qui va apparaître sur YouTube. J'imaginerai au courant de la semaine prochaine, donc dans la semaine euh, du 12, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, allez voir ça, vous allez voir, c'est une très belle voiture. Je vais essayer de rendre justice le plus possible à l'auto dans le dans le vidéo. Ça sera peut-être pas facile, mais euh, on va essayer. C'est parce que ceux qui ne savent pas, c'est que je fais ça tout seul. Donc, je place la caméra, je me place en avant de l'auto, je parle, je m'en vais, j'arrête la caméra, je place la caméra ailleurs. Donc, ce n'est pas nécessairement évident d'avoir des nécessairement les scènes que j'aimerais avoir mais je j'essaie de faire ça le plus possible pour que ça ça ait de l'allure donc j'espère que vous aillez pas ça euh, manquez pas aussi ben, les chroniques auto que je fais avec euh, mon euh, ben, dire mon ami Jean Benoît gagné de Sil MF <rires> à Aves Saint Pierre je fais ça tous les jeudis euh, demain matin ben je vais parler de la même chose que j'ai parlé à soir ça va être la la chèvre la euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant comme vous avez vu c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, M'a vraiment euh, fait plaisir à essayer. C'est quelque chose de le fun. Et euh, c'est pas mal ça. Puis vous pouvez trouver tout le contenu sur le site de Factor Geek ou www.factorgeek.com dans la section podcast. Puis toi, Jean-François, si le monde veut te rejoindre, c'est où que ça se passe? C'est sur Twitter à f l i -E u Puis euh, je ne m'en vois personne à moins que. Je peux mordre quelqu'un des fois, mais non. Mais d'habitude, je suis très gentil avec les gens sur Twitter. Bon, c'est parfait. Tu as, as, as des sites aussi. Tu parlais de sites Internet l'autre fois aussi qu'on parlait de te voir tes sites. Oui, euh, j'ai un blog qui n'est vraiment pas relié à l'automobile, qui peut se relier au commerce électronique puis à l'agroalimentaire à jeffbeaulieu.ca. Puis j'ai ma page Facebook aussi euh, de mon blog que vous pouvez euh, liker si vous voulez. OK. Bon, parfait. Fait que ça, c'est pour te rejoindre. Oui. Si, si vous voulez me rejoindre moi, c'est facile. À Scalazormo sur Twitter. Ou euh, vous pouvez écrire à, à Podcast Auto aussi sur Twitter. Je regarde, euh, je regarde les deux comptes. Puis j'essaie de répondre à tout le monde. Si jamais vous voyez que je ne vous réponds pas sur euh, à Podcast Auto, ben écrivez-moi sur Ascalazormo. Parce que des fois, ben, j'en manque une coupe. Mais j'essaie de regarder à tous les jours tous les comptes, là, mais des fois. Euh... C'est dur avec. Euh... Non, deux comptes Twitter, c'est pas évident. Ben, deux, deux c'est compliqué. Quatre, ouais. ça commence à être pire. Ouais. Je, je suis rendu à quatre. Là. <rire> euh, si aussi vous voulez écouter euh, la nouvelle émission que je fais avec euh, Jean-Benoît Gagné et Dominique Simard, alias euh, @dartsim sur, euh, sur Twitter, c'est Réalité Augmentée. On fait ça euh, direct, en direct à la radio tous les lundis de 7h30 à 8h30 puis c'est ensuite vous pouvez trouver ça sur iTunes ou encore sur le site de Factor Geek qu'on parle de technologie jeux vidéo euh, bah, du fun and go là Euh, c'est euh, du fun technologique, en tout Donc, c'est euh, <rire> juste pour ne pas <rire> pour lancer de rumeurs. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment le fun à faire. On ne prend pas ça trop au sérieux. Si vous voulez nous écouter, vous pouvez faire ça comme ça. Et euh, ben, si vous voulez rejoindre Steve Degary, qui brille par son absence ce soir sur Twitter, c'est à Steve Degary. Puis, vous pouvez voir ce qu'il fait sur le site de euh, Geekbécois euh, sur euh, Internet aussi. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été patient avec moi qui parle pendant presque une heure et demie euh, et Jean-François qui a au moins coupé pour rendre ça plus intéressant pendant 15-20 minutes. Puis, on se revoit dans la prochaine émission qui devrait être euh, environ, dans, j'imagine, dans deux semaines. Ouais. On devrait reprendre notre, notre horaire normal d'un show aux deux semaines. Puis, regardez, euh, si vous, vous abonnez sur iTunes, ben, vous allez voir... Euh, Les, le contenu que je fais avec Jean-Benoît Gagné, les critiques, re, les euh, chroniques se retrouvent là en paquet 2. Euh, je fais ça en petit paquet 2. De, deux petites chroniques de 15 minutes, ça fait un petit fichier d'une demi-heure. Si vous voulez, télécharger ça. Puis il y a les chroniques, euh, les critiques automobiles sur, sur YouTube. Mais la manière la plus facile de tout trouver ça, c'est par le site de Factor Geek. C'est toujours sur la page du podcast auto donc merci encore une fois merci et beaucoup. on se retrouve dans deux semaines Bye. bye